Salut tout le monde, c'est Michael et je tenais absolument à prendre la parole avant de me la rendre à moi-même, si si c'est possible, pour vous dire que cet épisode contient une communication commerciale. Voilà c'est tout, maintenant l'épisode, c'est parti. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Twitch, YouTube, j'ai tourné partout, voilà véritablement, c'est absolument merveilleux, j'espère que tout va bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Grand Prix qui va revenir aujourd'hui sur le Grand Prix des États unis On s'est dit... Pourquoi pas parler du Grand Prix qui a eu lieu ce week-end Voilà, on c'est un nouveau concept, hein. vous nous direz évidemment si ça vous convient. Le Grand Prix des États-Unis qui a vu la 50e victoire en Grand Prix de Formule 1 de Max Verstappen parce que si on compte les sprints, il en est à 55 6 à peu près, on les a pas J'ai fait... pas le compte de ces de ces courses-là. Oh, là, mais ça dit T'inquiète pas Manu, on se devrait faire des, des articles statistiques spécifiques sur les sprints d'ailleurs prochain Là, oh, tu pourrais tu pourrais être absolument ravi euh puisque effectivement hein, il a remporté les, les deux cours de ce week-end. Euh, Max Verstappen weekend de Mans sans une moustache de Texan. C'est grand. On oui. ouais, ah, euh, on est on est on est venget ah, ici je ne suis pas dernier Ricardo. Oui, bah, il, a fou, il, a, il a été euh C'est retour à domicile un peu d'Alain Ricardo, il soutient <rire> finalement parce que le plus américain des Australiens. Euh, on fait absolument euh, ce qu'on peut avec lui. On va vous mettre, bien évidemment, dans quelques instants, ne vous en faites pas, le classement tout d'abord du sprint, puisque il a eu lieu euh, samedi, samedi tard. Hein, on d'accord que minuit, c'est un petit peu tard pour euh, pour un sprint. C'était ouais. un peu tard. Euh, et et, et d'autant plus pour un sprint qui était pas terrible un petit peu le c'était un peu chiant. Je m'étais inquiété ce sprint remporté donc par Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Lando Norris est en 4 devant Sergio Perez, Carlos Sainz, Pierre Gasly en septième position, George Russell 8e, Alex Albon 9e et Oscar Piastri en dixième position et le lendemain, eh bien Max Verstappen a gagné. Encore une fois, devant Lando Doris et Carlos Sainz, rassurez-vous, on vous parlera aussi du vrai classement à l'arrivée du, du Grand Prix, pas que de celui qui a été décidé par la suite. Sergio Perez, 4ème devant George Russell, Pierre Gasly, Lance 7 e alors qu'il partait de la pitlane, Yuki Tzuoda, 8 e et les deux Williams, Alex Albon et Logan Sargent, qui terminent dans les points, le premier point d'un Américain en Formule 1 depuis Michael Andretti. Et ça... On s'y attendait pas forcément, mais quelqu'un l'avait aussi fait remarquer sur euh, les réseaux sociaux. Scott Speed en a fait quelques-unes des 9e et des 10e places, mais à l'époque, ça n'a apporté pas de points. C'est ça. Un petit peu plus euh, compliqué pour lui. Comment va Manu, ce soir et eh bien, ça va, ça va très bien. Bonsoir, tout le monde. Euh, oui, effectivement, ça va. bon c'est On s'attendait presque à un petit peu plus de spectacle euh, surtout ce week-end, en fait, sur un circuit qui est quand même pas facile. Et puis, au final, on se rend compte que... Euh le fait d'avoir un sprint sur un circuit compliqué en fait non seulement ça fait un sprint qui est pas super et puis en fait ça nous permet d'avoir une bien meilleure vision de ce que sera la course du dimanche et ça enlève toute surprise donc au final c'était pas terrible pour ça euh, la preuve Franck et moi on fait des petits paris avant euh, chaque euh, grand prix et on avait tous les deux le Tirsé dans l'ordre donc c'était euh, concerté en disant qu'on aurait ce ce là à l'arrivée mais bon, après il y a eu des disqualifications mais euh, les forces en présence c'était assez facile à deviner une fois que tu avais vu le, le, les qualifs et le sprint du samedi en fait donc euh, C'est un peu dommage et au final ça fait une course un peu plus calme que prévu mais bon ça reste ça reste un joli circuit néanmoins et puis il y a quand même pas mal de choses à, à tirer au niveau enseignement de ce week-end. Oui vous en faites pas, on est ensemble pendant un, un petit bout de temps, je vous avoue que pendant un certain temps j'ai eu peur que Manu ne soit pas disponible ce soir, euh, enfin, pendant tout le premier relais. <rire> et puis euh, voilà non, non, rappelle que j'étais là après Monza 2021 j'étais présent le mardi soir c'est vrai, vrai alors que là pourtant et... c'était un, voilà. un sacré niveau donc là bravo et le retour de Franck ce soir, comment ça va bonsoir bah écoutez je suis ravi d'être de retour euh, parmi vous j'ai digéré les titres de red Bull et de verstappen voilà, bon. je, je, je peux donc revenir euh, plus pluseinement euh, commenter cette nouvelle victoire de, de max verstappen ces euh, nouvelles victoires même on va pouvoir dire effectivement donc, la, la 50e de, de max on avait plus qu'un un, unité de, de Alain Prost, poste notre euh, notre quadruple champion du monde national qui, qui, qui tient toujours euh, vaillamment son son palmarès euh... Pour, pour la France hein, voilà. soyons soyons fiers un petit peu d'avoir un co champion du monde on, on oublie parfois voilà pour la, pour la jeune génération Non après moi effectivement comme dit Manu il y a comme des choses très intéressantes à tirer de ce de ce grand prix c'est un circuit qui est pas facile effectivement on a vu effectivement on a vu aussi des des et des performances encore plus resserrées que d'habitude notamment en tête en tête du peloton. Red Bull n'a pas dominé comme ce fut le cas lors des derniers euh, grands prix l'évolution de Mercedes est très intéressante aussi pendant pour tout ça donc euh, non non il y, des, il y a des choses assez intéressantes à à tirer de ce de ce grand prix en termes d'analyse je pense outre la fête que effectivement euh, Verstappen a dominé euh, malgré quelques petits soucis de, de, de freinage euh, mmh. dont, dont on reparlera S'il te plaît Franck, arrête de parler pendant que je suis en phase de freinage de l'émission, la balade. Je pense <rire> <rire> que je viens de toucher le frein, je freine leur hargne, arrête s'il te plaît. Il faudrait <rire> plutôt accélérer là. Putain, <rire> pas Hop, allez, on a 2 minutes au enfin, oui, lit, merci. Facile enfin, pour si, faut, euh, si faut bombarder, on bombarde. Euh, je vois que le chat n'a pas non plus été absolument ravi du sprint. Hein. Très clairement, euh, c'était pas c'était pas la meilleure expérience euh... C'est pour... ouais, pourtant un circuit sur lequel on peut dépasser hein. Je dire, pas c'est pas un circuit qui est difficile, qui est en plus promet du spectacle au niveau des déplacements, il y a pas mal d'endroits un peu différents, il y a le il y, a, il y le freinage effectivement du premier virage, il y a le freinage après la longue ligne droite, il y a des enchaînements de courbes ensuite derrière qui permettent effectivement d'avoir deux trois trajectoires différentes et de croiser et recroiser. Je veux dire ce circuit en termes de dépassement, il est vraiment très bien conçu quoi. Après bon voilà, on on reparlera peut-être du fait que le circuit est vraiment maintenant trop bosselé pour la formule il y vraiment temps effectivement que que, que Bobby Ostine et ses équipes investissent c'est prévu en partir du mois de janvier tout va être resurfacé entre le du virage 12 jusqu'au virage 2 donc voilà la partie la plus la plus bosselée va être resurfacée mais euh, ça ça changera pas grand chose je veux dire on a quand même un, un circuit sur lequel on peut dépasser malgré tout le sprint a été a été assez un peu assez insipide donc euh, mmh. alors qu'au Brésil par exemple sur un circuit où on peut aussi dépasser forcément beaucoup plus facilement, c'est c'est la, la grosse bagarre donc euh, Ouais c'était top. Ouais, c'est voilà, c'est ça se demander ça se demander pourquoi effectivement euh... bon bref, effectivement le Jules euh, à minuit avec Manuel était assez content de pas avoir euh, trois heures de polémique à débriefer après un sprint. <rire> voilà. Déjà qu'on s'est tapé la disqualification de Hamilton et Leclerc à 3h du mat. Voilà, c'est tardivement et à devoir se refaire aussi derrière en termes de classement et compagnie donc euh... Non, voilà, c'est euh... En fait, je sais pas, l'esprit c'est pas il y a pas forcément de, de règles établies, j'ai l'impression sur le fait qu'on peut s'attendre à quelque chose de très intéressant ou pas un... ou un mmh. speed en fait. Mmh. Euh, le circuit pourtant se prête très très bien au sprint, je veux dire voilà, ce on ce qu'on a dit, on peut dépasser à Austin. Maintenant ça ça l'a pas fait quoi. Non, mais je pense je vois, je vois des gens qui vous disent une fois de plus les sprints sont je cite dobeux. <rire> mais <rire> je, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi de dire ça parce que depuis l'introduction des sprints en 2021, je pense qu'une majorité a été quand même correcte au minimum correct au, au, Qatar, le au Qatar il était bien en Belgique il s'était bien aussi bon, en Belgique carré. il n'a plus à aider voilà, euh... mais... franchement moi pas, euh... enfin, je n'étais pas je suis d'accord avec beaucoup qui disent que peut-être que le sprint n'ont pas forcément leur place en F1 même s'il reste que, il n'en reste que 6 ou 8 dans la saison mais ça va quoi c'est pas non plus je pense, monde, ouais. je pense que minuit ça a été pour beaucoup le, le coup de grâce ouais, ouais. Tout le monde oublie par contre l'effet euh, en coulisses du sprint qui est le fait de n'avoir qu'une seule séance d'essai libre mmh. et de lancer 20, 20 voitures euh, en fait assez mal réglées Alors, je dis assez mal de manière très relative hein. elles sont quand même assez proches des bons réglages mais c'est très loin d'être optimisé et ça nous permet aussi d'avoir euh, voilà, des week-ends un peu un peu un peu chaotiques hein, pour certains je pense que vous laissez trois séances d'essai libre à une Red Bull elle, elle vous colle 5 dixièmes ou 8 dixièmes autour là c'est pas le cas. Donc a eu un format sprint cette année en tout cas, il a aussi le le bon goût de nous offrir effectivement des monoplaces qui sont peut-être un peu moins bien réglées qui sont du coup plus proches en termes de, en terme de performance. Donc euh, faut pas oublier cet effet euh, positif là au moins pour la pour la suite euh, du spectacle quoi. Manu. Ouais, oh. je suis d'accord, c'est vrai qu'après c'est euh, c'est assez en fait, en fait c'est le seul point positif et le fait quand même que finalement on on remplace des séances qui sont globalement pénibles parce que oui. On parle du sprint de de minuit le jour, mais quand vendredi soir, on va regarder les essais libres 2 à minuit, on va pas être content non plus, parce qu'on va vraiment, vraiment se faire chier. Les essais libres 2, tu as à peu près 20 minutes de recherche de chrono, et 40 minutes où les voitures font que tourner sur des longs relais. Honnêtement, c'est des séances qui, à la longue, et surtout dans, le, dans ce que recherche la F aujourd'hui, sont plus forcément valables. Et moi, je défends souvent le format sprint lui-même, en disant que les week-ends sont plus intéressants dans leur ensemble, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où les équipes sont moins euh optimisées dans les réglages. Alors effectivement, comme tu dis Franck, c'est les réglages sont bons mais en effet on cherche pas le bon, on cherche le parfait donc euh, ils en sont loin et euh, et on a un samedi qui est, enfin, on avait vu au Qatar notamment que le samedi euh, le fait qu'ils soit indépendants du reste fait que les, les pilotes sont un peu plus en risque en prise de risque le lors du sprint et ça c'est intéressant. C'est ça qu'à Austin, je sais pas pourquoi Est-ce que c'est euh, le fait que euh, le fait que tout le monde avait quasiment les mêmes pneus ou quoi qui fait que ça a été vraiment pas comme ça Mais euh, je, je pense qu'il y avait de ça. en fait Je pense que le, le, le, le format à 100 km, des fois, fait que le choix de pneus est obligatoire. En fait, au mmh. Qatar, c'était génial parce que euh, le, le, le centième kilomètre, on va dire, était quasiment sur le point de bascule entre le, les pneus tendres et les pneus euh, médiums. Donc, ceux qui avaient pris les pneus tendres pouvaient attaquer au début et se retrouver en difficulté à la fin. Et, euh, et au final ça c'est quelque chose d'intéressant là c'est vrai que finalement les pneus médium étaient le choix idéal euh, personne n'a tenté les... enfin, il y a eu un seul petit pilote qui a tenté les tendres et c'était pas terrible et euh, au final ça a fait un statu quo sur le classement mais bon après j'allais pas... ouais, y venir peut-être rallonger un peu le sprint et imposer un arrêt du coup ce qui ferait forcément des stratégies tendre médium pense... ou médium tendre je sais pas non si imposer poser un arrêt je pense tendre. pas mais le rallonger pourquoi pas peut-être 120 km ou un truc comme ça Mais après je pense que de toute façon ça faut pas oublier que c'est de la Formule 1 et quoi qu'il arrive on pourra faire tout ce temps oui. veut. On aura toujours les courses chiantes. Qu'elle fasse 100 ou 300 km, on a des courses chiantes et c'est depuis enfin on regarde tous les Voilà, on regarde tous les trois, on regarde tous les trois la F1 depuis plusieurs décennies et je pense qu'on a tous les trois connu des dimanches horribles à se faire chier pendant 1h30 devant un grand prix qui avançait pas. Et euh, et paradoxalement, où il y a des grands prix où bah les les 1h30 très vite parce que il y a plein de choses mais je pense que le problème du sprint, c'est aussi qu'on nous le vend comme un truc qui va forcément être bien, parce que bah, la F1 on fait des caisses autour de ça, oui. pour être sûr de ramener les gens, mais en fait non, les, ça reste une course de Formule 1, et quand les performances sont proches, et quand les stratégies sont proches, et ben en fait ça casse quand même vachement la dynamique de, euh, de hiérarchie qui peut bouger. Donc, euh, on l'avait vu, l'exemple que j'ai, je crois c'était Monza 2021, où le sprint était abominable, c'était une chiant pas possible oui. mais parce que c'est comme ça, et euh, Et le, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que la F1, du coup, a fait un truc qu'elle nous a vendu et qu'elle s'est persuadée euh, être la solution idéale, qui ne sera pas. Et en vendant ça comme ça, c'est-à-dire mal, elle va se aussi se persuader qu'il faut faire mieux si jamais c'est pas suffisant. Et euh, j'ai peur qu'il nous pompe des grilles inversées, euh, euh, un championnat... Euh, Ils en parlent déjà. Par... Voilà, c'est ça. ça. Les rumeurs en parlent. Les rumeurs en parlent. Et c'est moi, enfin c'est cette course au cette course au Mario Kart parce qu'au final à la fin c'est ça c'est faire un truc qui est totalement euh, totalement euh, artificiiel c'est pas c'est pas du tout une bonne chose mais bon est ce qui est embêtant ah. c'est qu'ils vont s'ils si, si veulent faire donc on rappelle hein, les rumeurs rapidement c'est que le champ l'print ne compte que pour un championnat des sprints Il y aura donc peut-être un unspo du monde sprint je sais pas comment ils vont ils vont faire ça mais <rire> ça n'orte plus de points au championnat, mais juste des points au classement sprint pourquoi pas le samedi devient vraiment une journée dédiée à ça j'y parle de créerverser alors ah, bon, honnêtement c'est pas bête mais Je ne vois aucun pilote volontairement louper sa calife le samedi matin pour partir devant le samedi après-midi. c'est pas ouais. le genre de la F1. Non, ce serait en, ce ordre euh, inversé le championnat. Mais alors du coup, s'ils font, font le samedi que... journée dédiée au sprint, il n'y a, a que la course bah Oui, c'est en fait ça qui est bizarre. Ouais. c'est n'est pas terrible hein, du coup. parce que j'allais dire, l'avantage pour Red Bull, c'est qu'avec pérez une course sur deux, ils sont quasiment sûrs d'avoir une voiture devant et une voiture derrière, quels que soient les résultats. <rire> Est, mal, est on est parti sur le tacle. Laisse-les manger encore, ils sont encore en train de manger là. Les... <rire> oui, c'est oui, dans toutes les cuisines des gens qui supportent le but, c'est pour ça, ça qu'on ouais. gagne du temps. Ouais, ça, non, non, après non non mais je suis euh, je suis méchant et paresseux mais euh, mais non, non, enfin moi c'est je pense que c'est serait... très bien enfin s'il faut des chances les... réaliste. Les, les oui, les pilotes les pilotes vont être très en colère parce que quand ça avait été proposé Euh, notamment Hamilton et Vettel euh, avaient été ultra violents dans leurs propos euh, ce qui est oui. une très, très bonne séance de une très bonne séquence de de et de conférences de presse mais ils été ultra violents dans leurs propos mais Vettel n'est plus ouais. là du coup ils disent c'est bon. oui. 50 des gens contre le sprint ne sont plus là <rire> mais 100 des gens ultra pour le sprint ne sont oh. plus là non plus puisque que Rosebrand oui. a arrêté donc <rire> non, je sais pas trop comment euh, comment ils vont faire tout ça Ça serait un peu plus compliqué. C'est ça, Louis, il y a raison. Voilà. Euh, c'est comme si on imaginait Michael Schumacher faire exprès de partir en tête à eux pour partir euh, premier d'une séance de calif sur un tour, parce que la pluie arrive, tu vois, c'est très très peu probable. Je, je sais qu'on a, a déjà énormément de règles en Formel 1, ça devient compliqué entre qu'est-ce qu'on peut utiliser en format sprint, qu'est-ce qu'est-ce que soit le format ATA, c'est déjà compliqué. Mais moi, je maintiens quand même qu'on pourrait, si on doit effectivement euh, ajuster les sprints, en introduire vraiment à Monaco, pour moi, euh, qui serait un sprint où en fait où on lance chacun sur un tour rapide. Voilà, et puis c'est celui qui fait le meilleur temps qui prend qui prend 10 points mmh. ensuite 19 8 et voilà. C'est vraiment l'exercice pur. On en avait parlé à l'époque de Monaco hein. tout le monde claire. se touche un peu sur Monaco en plus tu peux même faire un truc encore mieux où tu dis on fait un gros gros sprint vraiment un truc incroyable. On fait ce que tu dis, un tour chacun donc vraiment de pure performance et tu mets 20 points jusqu'à 1. ça tu dis c'est vraiment une grosse grosse épreuve. Au oui. Monaco, on dit toujours que la course est un peu pénible parce que c'est pas génial et tout. Et ben là tu dis on fait un truc vraiment Euh, très performant, et en fait on sait que le tour rapide à Monaco, c'est ce qui intéresse les gens, la Calife est toujours hyper regardée et, euh, et les gens adorent voir les F1 à la limite et encore cette année, sous la pluie, on a vu que le tour notamment de Verstappen, où il touche trois fois le rail pour aller faire la pole on en reparle encore aujourd'hui et on en reparle encore sûrement l'an prochain et, euh, et c'est vrai que finalement, ce serait sûrement quelque chose, oui, enfin, quitte à aller dans un format un peu absurde entre guillemets, ce serait vraiment pour moi le mieux en fait, parce que finalement ce serait sûrement un spectacle un plus intéressant et vrai euh, ouais, pourquoi pas pourquoi pas faire un espèce de, de championnat sprint mais où tu fais pas un sprint au format classique alors c'est sûr que le livre de règles est déjà bien assez grand et on a déjà mmh. 80 pages de règlement à se taper mais bon au bout d'un moment s'ils veulent du spectacle à tout prix et ben il faut sortir de la zone de confort il faut arrêter de dire on va faire un, un truc euh, il faut y aller franc, franc mais il faut pas y aller non plus de manière totalement débile à faire les courses sur les grilles inversées encore une fois euh, tout le monde ira reculant quoi donc euh, moi j'irai encore... donc... plus loin Manu Je ferai les essais libres le vendredi, les califs le vendredi soir, califs du sprint, donc enfin, le, le, votre système calif de 20.1 le samedi après-midi, et on plie les goals Voilà <rire> Merci, <rire> c'est pour Monaco voilà, puis, euh, Comme ça, on aura vu tout ce qu'on aime de Monaco, mais c'est tout <rire> non. Bon, À Monaco, il faudrait mettre un petit système d'arrosage automatisé aléatoire. Bon. <rire> là, pour le coup vrai, je, vrai, pense mais... je pense que Dominique <rire> Eston sur ce coup-là il a une bonne idée au moins pour Monaco ouais. oui mais il faudrait prévenir Alisson Martin en avance <rire> pour, pour, pour, pour Monaco les équipes devraient avoir le droit de ressortir des monoplaises il y a 20 ans qui faisait, euh, qui faisait, qui faisait 1m80 de large et puis euh, un peu moins de longueur Tant pis pour la sécurité, hein. Oh, eh, hein, eh, oh, ça va, oh. hein, à l'époque personne ne faisait chier. Eh, hein, à l'époque de Martin Mandel, ça roulait quand il faisait très chaud, <rire> <rire> ça ne, ne l'oubliez euh, jamais. On va, on va pouvoir commencer euh, mesdames et messieurs à, à parler de ce Grand Prix des états unis et surtout donc, des équipes euh, et des pilotes qui ont euh, participé. Non c'est pas dans ce ne vous plaît, on va pas commencer par Alpine, non, non, on, va, on va commencer par... Comme d'habitude parce qu'on m'a dit c'est bon les îles flottantes sont arrivées, elles ont été mangées, digérées, tout est prêt donc les, les fans de Red Bull sont parmi nous, nouvelle victoire de Max Verstappen, on vous le rappelle le 50e grand prix qu'il remporte dans sa carrière en Formule 1, ce qui fait beaucoup. Ah, on va pas je vais pas vous mentir, c'est arrivé d'un coup. Je, je crois que la statistique c'est qu'il en a quasiment gagné 30 depuis euh, fin 2021. Euh, sur ces deux ça, saisons de C'est ça, il, il en a gagné domination. précisément, il en est à 30, euh, il en a gagné 15 l'an dernier, 15 cette année pour l'instant. Que... Ouais. Alors moi il y a un truc qui va encore sur cette domination, j'aurais pas dit 15, tu vois donc j'imaginais quoi être qu à moins à chaque fois donc ça va, c'est c'est assez correct. Il peut euh... encore supporter plus. Voilà, il peut <rire> encore pousser de toute façon il va être à quoi 17 18 à la fin de l'année euh, mais donc c'est assez euh, assez sympa. Studio Perre termine 4e et donc j'aimerais que nous actions aujourd'hui la création d'une euh, d'une pétition. Voilà. Nous on, on en a la gros et donc c'est le début de la pétition. Euh, nous allons lancer une pétition pour que Sergio Perez reste au volant d'Red Bull en 2024. Je vous le dis voilà, c'est nous on a on a pris le décision, je l'ai prise au nom du reste de l'équipe, bien entendu, et j'implique tout le monde sans qu'il le demande, mais donc voilà, nous allons mettre en place cette pétition pour que Sergio Perez reste en Formule 1 parce qu'au moins ça nous donne eh ben des courses Euh, où on voit une Red Bull galérer et c'est quand même extrêmement plaisant et du coup, pour que cette pétition soit un peu plus crédible, parce que vous voyez, vous êtes tous en train de vous dire, mais non, mais vous n'en avez rien à faire quoi que ce soit, nous avons utilisé notre partenaire du jour qui est nord VPN, nous avons donc lancé cette pétition depuis le Mexique Donc je peux vous dire qu'on doit en être maintenant à 300 ou 450 000 signatures, ils sont tous d'ailleurs présents Merci. au Grand Prix du Mexique euh, ce week-end, et au moins, et eh bien on va garder, on l'espère, on va garder Sergio Perez en Formule 1 une année de, de plus. alors blague à part n'allez pas tout de suite sur change.org donc il y a pas elle euh, <rire> est <rire> où la pétition <rire> ni euh, ni changeamientos.mx non elle n'y est pas euh, la pétition j'en suis euh, j'en suis navré mais c'est l'occasion pour nous de vous parler euh de NordVPN parce que outre créer des pétitions depuis le Mexique euh c'était vraiment une plateforme avec laquelle vous pouvez vous connecter un peu partout euh, dans le monde ce qui est très pratique on le rappelle pour notre petit monde qui est la la Formule 1 parce que si euh, jamais vous avez envie par exemple de regarder F1, TV, hein, mais que vous êtes dans un pays où F1 TV n'est pas disponible euh, puisque alors que vous avez tout, toutefois un abonnement, vous pouvez utiliser NordVPN, vous vous connectez dans un pays qui euh, dispose de, de F1 TV et vous pouvez ainsi euh, regarder les, les grands prix à noter qu'on est quand même super sympa, on s'est dit on va vous faire une petite offre comme ça, tu vois c'est vraiment le truc très sympa sympatoche euh, si euh, vous vous abonnez 2 ans, vous avez 4 mois offerts avec l'abonnement de 2 ans de NordVPN qui en plus disponible à un prix beaucoup moins euh, important. Vous allez sur nordvpn.com, stage grand prix. Le lien est disponible à peu près partout autour de cette vidéo. Donc vraiment, vous ne pourrez pas vous euh, vous tromper et vous pouvez aller euh, vous inscrire là-bas. On rappelle que vous pouvez également euh, éviter les tentatives de hameçonnage, pas mal d'autres choses. Vous avez également accès avec votre abonnement à NordPass et à NordLocker qui sont euh, deux autres euh, systèmes de NordVPN. Euh, notamment le premier qui vous permet d'avoir simplement un gestionnaire de mots de passe Ici, a du mal à retenir ses mots de passe. Ah bah, enfin, moi c'est clairement. Moi, c'est pas compliqué. c'est on, on adore Verstappen 1, 2, 3, euh... <rire> pour l'exclamation, pour l'exclamation, pour l'exclamation, donc ça va, c'est facile à retenir. Mais pour les autres, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe et euh, NordLocker, qui est un système qui vous permet de crypter vos fichiers et de pouvoir voilà partager des fichiers entre vos différents euh, euh, ordinateurs, téléphones ou quoi que ce soit d'autre, mais de manière entièrement euh, cryptée et du coup, sécurisée coucou vous le rappelle norvpn.com ça je grand prix et s'il vous plaît arrêtez de m'envoyer des mp pour la pétition dont vous ne pouvez pas la signer je... norvpn en plus qui est le, le, le VPN préféré des poissons puisque est anti hameçonnage on rappelle <rire> si vous n'allez pas ensuite vous y prenez <rire> 2 ans moi je ne comprends pas ce qu'il vous faut de plus j'aime donc vous, les... aimez, vous aimez le poisson Non, mais je parle je parle de ceux qui sont de signe poisson là les signes astrologiques, ça fait déjà, déjà un 1/12e de notre de nos auditeurs. Donc c'est en tout et quand déjà euh, les poissons c'est actuel. <rire> euh, parce que oui, je, on se pose des vraies questions euh, dans ces moments euh, spontanés bien sûr, c'est entre le 19 février, février. et le 20 mars. Qui est né entre le voilà. 19 février et le 20 mars ici Déjà bravo, ouais. vous avez le début de la saison de F1 chaque année. Donc euh, voilà et en plus un petit NordVPN, et puis clair. voilà, vous êtes absolument euh, très très bien. On me dit, Michael, sans te vexer, je me trouve que tu as un petit côté perblesse dans Camelot. <rire> La voix <rire> et l'élocution est un peu physique, les cheveux en plus. Tu ne me vexes pas, pas si tu vas sur nordvpn.com, ça je grand prix. <rire> c'est <rire> voilà. là, là qu'il faut dire, c'est pas faux. En plus au début on a dit on en a un gros... commence à tous le voir non non c'est pas possible moi je suis euh, je suis outré ils vont tous euh, ils vont tous nous prendre comme cela au mot le code la promo pour Nord VPN marche même si tu n'es pas du nord ça se bien évidemment euh, voilà en Corée du Nord Ça, ça, ça, je, je vais me renseigner mais pas vous pas vous mentir et ça marche aussi si vous n'avez pas les, les être vpwen dans votre dans votre nom votre prénom voilà euh, j'ai aucun des trois j'ai pu tout à fait en profiter donc vraiment vous pouvez y aller euh, aussi à, à fond euh, on dit moi je confirme pierre blaise non mais je, je mais maintenant ça me vient à la tête c'est tellement ça en fait il faudrait juste qu'une petite calvitie naissante là ça serait pas mal oh, je fasse de, debout des chevaliers qu'est-ce qu que c'est que ce bordel euh, excuse, excusez-moi mais euh, c'est parce que j'ai vieilli c'est ça non c'est parce, tu... parce que la table ronde là on est que 3 euh, ce soir voilà au lieu d'être 5 Alors, attends, comment on peut changer Je vais... bah, Ça on arrondit, on sera bon. <rire> <rire> ça va être assez, assez difficile. Attends, on est trois au lieu de 5 juste parce que Verstappen a gagné donc. Euh... Ouais, il... Alex ont dit qu'il revenait à la victoire de quelqu'un d'autre donc. Oui, oui, mais oui, mais euh, le problème c'est que Pole Alex sont encore en phase d'acceptation euh, <rire> du titre. Euh, la semaine prochaine Durant encore pas un... enfin, la semaine prochaine Durant oui, mais vous comprenez euh, si Perez annonce sa retraite, nous on n'est pas prêts donc nous reviendront pas. Euh, le Brésil oui me sens sprint. Euh, Las Vegas oui mais c'est trop tôt enfin, à un moment donné euh, <rire> ça, ça fait beaucoup de raisons pour ne pas venir faire les les émissions du mardi euh, c'est assez con on, on les excuse, ces gens travaillent tard malheureusement voilà. nous mais nous aussi qu'est-ce qu'on fait là <rire> bon. à part à part débattre de qui ressemble à Père Blaise euh, il ressemble à... <rire> on travaille un peu <rire> on, fait, on fait ce qu'on peut euh, mais du coup bon bah voilà nouvelle victoire de Max Verstappen coup double avec le sprint Euh, et puis et puis c'est imposé depuis la 6e place surtout le, le dimanche bon pas qu'on en doutait particulièrement mais bah, ça a pris a plus mis... de temps hein, et oui remonter. on a d'ailleurs on a parié avec Manu et Paul mmh. sur le quand est-ce qu'il remonterait à la donc à la première place et c'est Paul qui était le plus juste parce qu'il a dit à la mi-course c'est vraiment à la mi-course que c'est arrivé donc vers le 28e tour ça, si je me souviens bien ouais, ça n'a pas été une remontée extrêmement facile alors il y a ce fameux problème de frein qui s'est déclenché dès le premier tour d'après lui parce qu'en fait ils ont changé ses plaquettes euh, après le sprint, et bon apparemment quelque chose qui ne fonctionnait vraiment pas, sur, euh, alors où est-ce qu'il a glacé ses plaquettes euh, sur les disques, c'est un phénomène qui peut arriver, mais il était vraiment extrêmement énervé par ça, donc euh, donc ça l'a retenu, maintenant à quel point ça l'a retenu, c'est toujours difficile à dire, quoi je veux dire on était sur un format sprint, la voiture était pas forcément aussi bien réglée euh, que les autres, la Red Bull était réglée un peu plus haute en termes de hauteur de caisse que la Ferrari, euh, et la Mercedes on en parlera aussi euh, après donc elle avait peut-être un peu moins de performance euh, en termes d'appui aérodynamique euh, gratuit parce que plus mmh. une voiture est collée au sol euh, plus elle frotte son plancher mais aussi plus elle plus elle génère de d'appui aérodynamique gratuit donc s'entraîner donc sans perdre de vitesse de pointe parce que la, la Ferrari elle vraiment une vitesse de pointe absolument impressionnante la Mercedes était vraiment bien aussi donc euh, Voilà euh, Max c'est encore une victoire euh, pas dans la douleur mais mais il aurait bien failli bien failli la perdre effectivement puisque Hamilton remontait très très fort en fin en fin de course, il finit à 2 secondes 2 avant de se faire disqualifier. Euh ouais, voilà, c'était pas un chemin c'est pas une balade dominicale tranquille pour pour Max euh, ce, ce dimanche. Voilà, la, la la remontée effectivement de la 6e à la première place comme tu l'as dit euh, Michael ça, ça, ça a mis quand même pas mal de temps, plus de temps que je l'avais prévu Emmanuel aussi. Euh Et il n'a pas mis une rouste à tout le monde en termes de... En terme de, voilà Mais Le problème, c'est qu'on n'aura pas, je pense, même de la part de Red Bull, la quantification de combien ce, ce problème de frein lui coûtait autour. quoi Mais est-ce que Red Bull a, a aussi indiqué qu'il y avait un problème ou c'est juste peut-être Verstappen qui avait un feeling patelle on a parlé souvent hein, de ce, ce feeling où dès que c'est pas pile dans la fenêtre qu'il va estimer que c'est pas bon du tout et... Et même, Marco a dit que c'était du plaquette qui avait été changé que le vraiment le feeling était vraiment pas bon mm -hmm. et que voilà, s'il se mettait à bloquer effectivement pour rien c'est freins euh, et qu'on demande enfin qu'il demandait explicitement à ce qu'on ne le dérange pas dans ces phases-là c'est qu'il vraiment y a un souci donc euh, mm -hmm. après euh, toujours pareil on parle d'un souci qui coûte 2 ou 3 dixièmes au tour 4 dixièmes autour, pour ceux qui font un... pour ceux qui euh, peuvent il faut un petit circuit enfin moi je, moi je fais un peu de circuit mais avec ma voiture privée, donc je, je me rends compte à quel point c'est déjà difficile d'être dans une ou deux secondes <rire> régulier au tour alors à quelques dixièmes près malgré un problème technique faut faut dire c'est quand même assez, assez fort hein, de, de réussir à, à faire ça avec un problème technique euh, par rapport à par rapport à un freinage optimal je veux dire non euh, c'est vraiment ça se ça se joue encore une fois à des centièmes ça, ces gens-là ils sont dotés d'une sensibilité extrême je veux dire de, de tout leur de tout leur sens donc euh, Peu que la pédale de frein vibre un peu plus ou autre chose ça ça, ça vous déconcentre totalement dans, dans votre dans vos repères de, de, de freinage dans vos repères de, de, de pilotage donc euh, voilà c'est difficile à dire c'est vraiment au niveau de max effectivement que, que, que ça se joue sur ce coup là euh, c'est dommage que voilà ce que dis dommage que redbo ne fasse pas de débrief comme le fait souvent mercedes après après les mmh. Grands prix ça fait qu'on toujours un débrief vidéo de, de, des courses, de ce qui s'est passé, avec des, des, des explications sur les points clés de ce qui s'est passé, pourquoi ils ont mal fait, pourquoi ceci, pourquoi cela. Red Bull ne le fait pas donc on ne saura jamais en fait de la part de Red Bull euh, quel temps en tour perdait Verstappen à cause de ça. Donc est-ce qu'il aurait mis 30 secondes comme d'habitude à tout le monde à, à, au bout de la bout de la course ou est-ce que ça n'aurait été que 10 secondes ou 15 secondes ou euh, voilà, on sait pas. Ferrari euh, s'y met d'ailleurs assez euh oui, assez la brief aussi désormais, oui. c'est euh, la petite euh, la petite nouveauté. Euh, Manu, bon, je te passe la parole sur Verstappen pour euh, oh, allez, pour un départ, pour un, pour un dépassement. Ouais, j'ai été très je, je tiens à rappeler petite note de service que j'ai été très heureux avec Verstappen récemment, que ça fait longtemps que j'ai pas critiqué donc vous commencez pas à me dire que je suis anti Verstappen. Mais mais, <rire> mais ce week-end euh, on a revu un Max Verstappen tendu et donc un Max Verstappen qui est de nouveau dégueulasse en piste. Euh, son départ lors du sprint Euh, s'il voulait que Charles Leclerc allait faire un tour dans le centre-ville d'Austin, il n'aurait pas fait autrement c'est-à-dire qu'il l'envoie quand même au-delà de la limite des stands enfin de la limite de piste pardon qui est elle-même pas une limite de piste mais en fait la sortie des stands donc il lui met les quatre roues sur l'extérieur de la piste euh, après avoir traversé vraiment la piste de manière totalement euh, dégueulasse sachant qui fait moins bon envol et le dimanche, ce même Leclerc alors j'imagine qu'il y a un truc parce qu'il ne le fait pas avec tout le monde il est, il est beaucoup plus euh, prudent avec certains pilotes donc je pense qu'il a compris que Leclerc se laissait un petit peu avoir Bon, ou cas que Leclerc avait sûrement peur de lui en, en, en piste, mais il lui fait un dépassement, qui n'est pas en fait un dépassement, qui est le fameux chantage à la Miserstaple, je freine trop tard, je bloque la piste, et euh, si mon adversaire ne pile pas, il va dehors. Euh, c'est toujours le même schéma, c'est toujours la même chose, et euh, genre, ah oui, Lisha, même Leclerc a dit a rien du tout, mais depuis quand l'avis d'un pilote se substitue au règlement Est-ce que c'est les pilotes qui font le règlement Non, est-ce que c'est les pilotes qu'ils font respecter non plus, les pilotes disent qu'il a rien, c'est bien tant mieux, si Leclerc le vit bien, parfait pour lui euh, pour autant la l'AF a un règlement, l'AF a un code sportif international, et le code sportif international dit, on doit laisser la, la place quand on est en lutte avec une voiture alors je sais que Vers Leclerc n'était pas totalement à la hauteur mais il a quand même son aileron avant qui est devant euh, la roue arrière, enfin qui est au niveau de la roue arrière de, le, de Verstappen, donc le Verstappen doit quand même voir qu'il y a une autre voiture en piste avec lui et euh, le règlement sportif dit deux choses Dans le code international la première c'est qu'on veut laisser une largeur de monoplace ou de voiture euh, adverse à côté quand on se bat et la seconde c'est que euh, la ligne blanche est une limite de piste donc dans tous les cas il dépasse les deux, les, ces deux règles là qui sont des règles d'or il aurait tort de se priver parce que de toute façon la FIA apparemment a décidé de s'asseoir aussi sur ces règles là donc ça me fait un peu chier mais malheureusement c'est comme ça apparemment c'est plus leur problème Il préfère regarder les limites de piste et puis mettre des pénalités quand les pilotes vont trop à l'extérieur sur certains virages. Pour autant, euh, ça me fait... En fait, ça ça m'embête un peu. C'est-à-dire que j'ai pas envie de taper sur Verstappen gratuitement, mais en même temps, ça m'embête un peu qu'un pilote qui a 50 victoires, trois titres mondiaux et euh, bah, qui est maintenant à F1 depuis 8 ans, 9 saisons, soit toujours à ce point-là mauvais quand il s'agit d'attaquer un déplacement et qu'il soit toujours pas capable de euh, perdre un tour derrière un pilote en se disant bah là je ne peux pas l'attaquer parce que clairement si je l'attaque je suis au-delà de mes limites au-delà de de ma limite et de la limite de la voiture et qui ne passe pas un tour derrière un pilote comme on a vu faire par exemple Lewis Hamilton à Fernando Norris, il a passé un tour derrière, il a vu où était son opportunité et le tour suivant il s'est exécuté. Euh, et ça en fait c'est euh, alors je sais que le, le samedi il y a le truc oui on est au premier tour on est au départ du coup, constructeur rien. Très bien mais par contre ce principe on peut faire n'importe quoi et le jour où un pilote vient refaire les auto au départ on, on dira bah faut sanctionner lui pourra dire ben non mais on sanctionne personne il y aura pas de précédent donc ne sanctionnez pas et euh, les dépassements à la Verstappen on sait très bien comment ça se passe c'est-à-dire que de toute façon un jour ou l'autre ça ira trop loin et euh, et ça causera l'abandon d'un pilote et peut-être de lui mais euh, voilà donc c'est pas c'est pas de la critique gratuite c'est pas de la critique pour dire euh, je tape dessus bêtement parce que j'ai pas envie de taper dessus bêtement il fait une super saison probablement la meilleure qu'on ait vu en en Formule 1 de n'importe quel pilote peut-être même de l'histoire ou pas loin Et euh, mais pour autant euh, moi je suis toujours perturbé de voir qu'il y a ce problème qui reste chez Max Verstappen tout le monde dit oui mais il est plus propre depuis le titre de 2021, il est pas plus propre il est juste beaucoup moins en bataille si l'an prochain Red Bull ne domine plus Verstappen est dans le, dans le peloton je mets ma main à couper qu'il va nous faire une saison dégueulasse il va encore refaire exactement la même chose qu'il a fait quand il se battait contre Hamilton ça va être du chantage au freinage, du chantage dans les virages Euh, je passe et j'envoie je, mon, mon adversaire à 20 mètres de la piste et euh, s'il faudra s'il faut il fera des break test ces genre de choses parce qu'en fait il évolue pas sur ce sujet là et moi ça me pose un peu problème malgré tout son talent pour le reste de voir un pilote aussi euh, aussi brouillon une fois qu'il est en lutte Mais juste mais autre chose que ta main à couper parce que j'ai j'ai un besoin de ta main <rire> C'est vrai. <rire> <Merci>. <rire> Ça m'arrangerait. Je prends euh, ma tête à couper. Ah. Non non plus, Mais ma ouais. Un doigt de pied ouais, quelque, je, de... Ma, quelque ma, chose. Je ma l'ai à couper mais, euh, <rire> mais je pareil ce que vous voulez. Non, non mais oui, c'est enfin euh, voilà, après moi, ce qui, ce qui m'embête c'est que bah oui, tout le, monde, le on est en train de, de comment dire On est dans une espèce de phase où on dit oh là là, est-ce que Verse Apple fait déjà partie des plus grandes de l'histoire mais en fait Euh, je suis désolé, moi c'est ce qui m'énervait déjà chez Schumacher, ce qui m'énerve dans, dans la de Senna, philosophie de Sénat, c'est que on est sur des pilotes qui ne sont pas propres en piste, et, euh, et d'autres pilotes ont prouvé qu'on peut être un excellent pilote et être propre en piste, et ça m'agace un peu euh, de le voir se complaire là-dedans, et de le voir être, de, en fait de voir qu'il n'a pas progressé d'un iota pour... Euh, pour ce euh... le fameux dive bomb. Et oui, euh, Isha, Schumacher était pareil mais Schumacher n'est pas un exemple si on parle de sportivité en piste, ne me sortez pas Schumacher comme un exemple. Pitié. Oui. oui, si vous oui, non parce que oui, non, mais attendez, mmh. si vous avez raté les épisodes précédents. <rire> à part Alain Prost, ils sont tous sales. Et Prost a été ignoble à Suzuka 89. <rire> Attends, attends, attends, attends. Je me protège je, je, je me protège contre la volée de bois vert que je vais recevoir. Mais, mais, euh, mais tu vois, en fait. par exemple, Hamilton a eu des phases dégueulasses dans sa carrière, en 2011 notamment, ah, oui. mais les années où il joue le titre, je trouve propre en piste. Euh, les accrochages avec Rosberg, c'est plus souvent la faute de Rosberg. Les accrochages avec Verstappen, c'est plus souvent la faute de Verstappen. Il en fait un, euh, où il est entièrement responsable, c'est 6 heures Silverstone 2021, et il est puni pour ça. Et voilà, mais euh, Hamilton est quand même plus propre. Vettel a appris à être propre mais a toujours regardé un petit peu ses travers mais c'était moins pire. Euh, mais voilà, après un mec comme Schumacher, c'était excuse-moi mais c'était un boucher en piste quoi donc euh, c'est pas un exemple. Le boucher de, de Carpen. Le boucher de Carpen. On, un... ouais, On dirait Ouais. On un, un épisode de Faisantre l'accusé. Michael Schumacher <rire> surnommé le boucher de Carpen. <rire> ça, ça, ça peut ça peut fonctionner, euh, j'ai pas de veste en cuir. On pourrait, passer, on pourrait passer une soirée voire même une nuit complète à, à, à, à disserté sur effectivement sur l'air la qualité des dépasseurs de, des de, de différents pilotes de formule 1 enfin en tout cas des plus grands c'est vrai que non mais là je, je rejoins totalement l'avis vie de, de manu effectivement je sur, sur le fait que quand max a besoin de dépasser il utilise toujours un peu trop cette tactique effectivement qui est qui en salle oui c'est clair on peut pas dire on peut pas de il n'y a pas l'autre pilote celui qui est attaqué n'a pas d'autre solution que de se ranger derrière ou d'aller hors piste si, si la piste le permet et et on sait très bien que la fi elle verra plutôt effectivement le pilote qui va hors piste et peut-être rép' tire un avantage plutôt que celui qui l'a mis hors piste donc euh, voilà on, on est on n'est pas à l'abri de comme dit comme dit manu de, de revoir ce genre d'action en nombre l'année prochaine si red bull est menaccé donc euh, Je veux dire, il, il a appris à rouler comme ça c'est pas sanctionné comme comme, comme, le, comme le dit man encore une fois cest la fille à laisse passer donc euh, ben voilà je crois qu'il va falloir vivre avec malheureusement euh, jusqu'à ce que ben, ils tombe sur des pilotes qui n'ont plus envie de se laisser faire et qui ont à l'accrochage et, et je pense par exemple qu'un si on voit un par exemple, une petite bataille euh, norris vers stappen je pense que nourrice se sera peut-être ça peu moins fois fa moins faire que ce que le clairc. Euh, on sait que habituel ça se pas faire du tout hein parce que ah, ouais. Hamilton, quand on lui, on lui fait bah, il coupe il coupe derrière et puis il il étranche la FIA voilà comme ce qui est arrivé à Abu Dhabi en 2021. Euh, donc voilà, c'est c'est effectivement une euh, voilà, une des caractéristiques euh, de, de Max euh, dans ses combats rapprochés qui est qui est à déplorer voilà, c'est sinon voilà, comme dire après Manu le reste le reste du, du, du pilotage de de Max ne souffre aucune critique quoi. Alors ah c'est là la moi j'estime quand même que sur c'est sur Leclerc un le dépassement à l'épingle il... oui oui tout à fait pour la première fois pour moi il, il, il montre un tout petit peu qu'il essaye je pense qu'on essaie de défendre Max Verstappen mais pour une fois il braque son volant et il reste braqué tout le long et il montre qu'il essaye au moins de se remettre le plus vite possible sur la gauche ouais il, il braque qui... il... il braque une fois qu'il est large mm -hmm. et d'ailleurs quand même a... c'est qu pas exactement la même physionomie c'est pas exactement la même physionomie mais bon en fait oui enfin C'est aussi le comment c'est aussi ce que ce que nécessite ces voitures, c'est-à-dire que c'est plus les voitures avec lesquelles ils prennent des virages en U, ces voitures avec lesquelles ils prennent des virages en V avant, et prenaient, -à -dire ils prenaient, c'est-à-dire qu'ils ralentissaient et ils réaccéléraient pendant que la voiture était en virage, ce qui leur donnait une trajectoire assez arrondie même dans les épingles. Aujourd'hui, c'est une trajectoire en V, c'est-à-dire que les voitures ont tellement de manque de d'agilité que les pilotes en fait arrivent dans les virages, euh, freinent, relâchent tout braquent la voiture à fond et une fois qu'ils sont en ligne ils accélèrent ouais. enfin, pas tout à fait en ligne mais plus donc ça se donne un peu ce côté un petit peu différent par rapport à ce qu'on voyait dans ces manœuvres euh, en 2021 mais le, le fond de la manœuvre est le même et moi ce qui m'énerve c'est que certains pilotes quand ils font ça et eh bien on voit apparaître un petit message en haut comme quoi il a marqué forcing another driver off track et ensuite tu as une enquête des commissaires et là tu as un petit message qui apparaît puis on dit non en fait tout va bien alors que non tout va pas bien puisque le pilote a quand même été forcé à enfin en plus je crois que le clair sort de la piste donc c'est encore une fois l'impunité selon les pilotes me dépasse complètement et c'est vrai que c'est un peu agaçant de voir que il n'y a rien qui change et en fait enfin tout le monde s'y est maintenant les gens ne même plus Gaëtan Vigneron était au pourcher était ravi du dépassement qui était magnifique je gueulais comme un plutôt devant ma télé en disant mais non c'est pas possible c'est pas assez de n'encourager pas ça mais c'est un peu compliqué et c'est vrai que c'est un peu agaçant Il a... il a gagné au final ça on peut pas lui ah oui, oui, non, mais... on peut pas lui on peut pas. performance ouais. était excellente. Et euh, lors du sprint, lors du sprint, il met une roue c'est la du... oui. une... excusez-moi le terme, il met une branlée phénoménale à tout le monde parce que Pérez finit à 22 secondes en 19 tours. Alors certes, il est dans le peloton. Correct. <rire> mais, euh... mais non non, c'est c'est par contre niveau performance évidemment euh, comme toujours, il est monstrueux. Hein. Donc, <rire> dans le chat, à chaque fois que je dis que je renge Verstappen à la poubelle avec Schumacher et Senna, je me fais fuser du regard. Bah oui, quand même, c est, c est, non, mais oui, peut-être pas. Ils, ils sont ils sont bons, quand même. Ils sont, ils sont au moins ils des pieds valables. Pires. Je veux dire, nos cases pour là et Sainz est également protégé par la FIA. Il vous plaît, on n'est pas encore chez Ferrari, calmez-vous. Même mm. si, encore une fois, je veux pas être méchant, enfin, il y en a deux qui finissent sur le podium et pas l'autre. Alors <rire> C'était d'un mauvais espoir, je tiens à vous le, je tiens à vous le préciser. D'ailleurs, en pleine mauvaise foi, j'ai vu un message d'Esca aussi qui dit un dépasseur qui font l'air sur l'adversaire, c'est pas un dépasseur. Il suffit de voir Alonso en piste pour voir des gars qui savent dépasser. Je te conseille d'aller voir un Grand Prix de Chine qui doit être au pif 2015, 16 ou 17. C'était en tout cas une des années avec Onda, Où il dépasse quelqu'un au premier virage, dans le long euh, escargot. Et il décide à un moment donné qu'il ne tourne plus l'autre est côté mais c'est pas grave il décide ce bon bonjour j'en ai marre parce que nature à la nuit à chier bon, même... il, en a, il en a plus rien à faire et il le fait souvent mais comme c'est Alonso on va souvent voilà dire qu'il est, qu est formidable mais... si vous, Ça, vous voulez voir un excellent dépasseur regardez Ocon vraiment Ocon, Ocon dépasse à oui. des endroits improbables il dépasse jamais au même endroit que les autres jamais de la même façon et toujours proprement que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur il met jamais l'autre dehors il arrive toujours en surplus de vitesse il arrive toujours à passer son virage Et, euh, et en fait je suis désolé au bout d'un moment c'est quand même dommage que Max Verstappen euh, puisse prendre des leçons de la part d'Ocon par exemple sur le dépassement, ça ne va pas être dans ce endroit là On me dit au final le dépassement de Max sur Leclerc est le même qu'en Autriche en 2019, donc si celui-ci oh. est légitime l'autre doit l'être aussi enfin, Le dépassement d'Ocon sur Verstappen au Brésil euh... <rire> il y a quelques oh, années c'est quand même pas très bien passé oh, te... <rire> oui. C'est une erreur non, non mais je parle surtout <rire> Ocon maintenant plus, plus Oui C'est compliqué Ricardo au sommet de son art, est un excellent dépasseur. Alors quoi. lui pour le coup euh... c'était un gros freineur. Un jour, ouais. un jour on l'aura, un jour on l'évitera dans l'émission et ce seul, seul sujet sera bonjour. Comment faites-vous pour freiner comme ça Merci. <rire> Puis après, il développe pendant 45 minutes s'il si veut mais euh, c'était euh, c'était le seul euh, ouais. une déconnexion bon. particulière entre le cerveau et le pied gauche, ça devait être un truc assez bizarre hein, non, mais c'était fou. Le mec en fait, il mettait parce qu'on sait pas, une tonne de pression sur la sur la pédale de frein. Les roues étaient parfaitement en ligne mais du coup, c'est fait des et c'était euh, c'était génial. Euh, bon Pérez mieux c'est mieux mes moyens oui c'est tr triste de dire que ça c'était mieux ce qu'on a vu ce weekend parce que bah, Qatar il était à 9/10 forcément c'était mieux oui, ouais. Ouais. là c'était 4/5 donc euh, ça effectivement ça allait mieux après 3 jours dans le simulateur effectivement pour se remobiliser euh, se repréparer se reconcentrer effectivement sur un... sur un... sur les réglages sur tout ça c'est Je sais pas si c'est bien ou pas bien, parce qu'en fait, comme c'est un week-end sprint aussi, euh, Max Verstappen n'a pas peaufiné ses réglages, donc peut-être qu'au bout de trois séances d'essais libre, ce serait de nouveau retrouvé à 8 dixièmes ou à ou une seconde. Difficile à dire sur un week-end sprint, effectivement. Là, je pense que les deux voitures arrivent à peu près avec le même niveau de préparation euh, l'une que l'autre, avec les avec les, les préférences de chacun des pilotes. Et il n'y a pas le temps, malheureusement, de, de, de peaufiner euh, en, en condition réel euh, les réglages pour que l'écart se creuse donc euh, moi j'ai un peu peur que que, que ça sente la, la, la rouste phénoménale au mexique euh, quand on voit comment verstappen s'est fait huer euh, à la fin du grand prix mmh. euh, bon c'est quand même beaucoup de public euh, euh, Mexicain, pro, pro Pérez, ou les Mex mexicains ou, ou latino effectivement qui, qui est favorable à perez au texas euh, on je j'attends quand même un, un sacré sacré moment pour pour Max Verstappen au Mexique à devoir gérer trois jours un peu de, de huée constante ça, ça risque d'être effectivement difficile pour lui mais sur, mais ça risque même encore d'être pire si s'il se prend une, une, une voilà une 8 9 10e voire, voire pire dans son public quoi. Euh, ouais, bon bah, là, pour l'instant pas non, je... non non, pour l'instant Perez semble conforté euh, Dans son, dans son dans son poste Horner dit qu'il n'y a pas de prérequis au fait qu'il doivent finir deuxième du championnat il a rappelé qu'aucun pilote red bull euh, aux côtés d'un champion du monde n'a jamais fini deuxième hein, que ce soit euh, donc marbert en, en l'occurrence n'a pas n'a pas fini deuxième du championnat face à face à vet elle euh, ni les précédents coéquipiers de de, de verstappen donc euh, c'est euh, C'est compliqué pour Perez clairement euh, surtout qu'il y a une bête enfin il y, a, il y aurait peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a pas une bataille interne de entre entre Horner et Marco, on sait pas vraiment la vérité là-dessus. Euh, Marco a réagi comme assez sèchement sur le fait que monsieur Horner ne pouvait pas prendre le pouvoir. <rire> voilà. Donc pour sortir ce genre de phrase, c'est qu'il y a quand même peut-être un petit fond de, de quelque chose quelque part. Euh, voilà, c'est espérons que ça soit classé, Verstappen serait clairement du côté de Aloud de Marco. En gros, si Marco dégage, Verstappen dégage aussi. Autant dire que Red Bull n'a pas trop envie de perdre de euh, donc Je pense qu'effectivement, tout ça est en train de s'éteindre de dans l'œuf et de se, de se normaliser, de s'harmoniser en, en coulisses. Ce serait bien que ça le fasse avant le Mexique, notamment. Après, c'est toujours pareil. On a déjà posé la question dix fois. Qui vous mettez à la place de, la, de Perez Personne. C'est assez compliqué. Maintenant, ouais. je vais rebondir sur le petit débat qui est né sur les réseaux sociaux. Euh, si Pérez venait à finir deuxième du championnat, ce qu'on serait pas sur une sur le pire vice-champion de tous les temps Parce que je tiens à préciser que euh, Pérez est à 14 points enfin, en gros, il faudrait que Verstappen ait marqué 14 points de plus pour qu'il ait double des points de Pérez cette saison ce qui saison. sera le qu cas avant la fin de saison de toute façon oui. Alors, il risque fort d'arriver malheureusement oui. donc à la question fou. de Pérez est-il le pire vice-champion du monde de l'histoire de la FA Ma réponse va tenir en deux mots, et Irvine oui, mais Eddie Irvine, lui a joué le titre Oui, avec l'aide de Micka Salo qu'il battait alors qu'il était remplaçant de Schumacher. Oui, mais en, en termes de de talent intrinsèque, évidemment, va il est le pire du pire. ça voilà Il y a pas de doute. Mais sur la saison où il finit vice-champion, euh, il, bon, il, il se prend une rouste en fin de saison quand Schumacher revient. Mais euh... <rire> après, ma, je, je, ça me fait mal de dire mais ma réponse va tenir en trois mois ouais, avec Kainter ouais. Alfenzen aussi, parce que sa saison 97, heureusement qu'il y a une victoire, mais elle est vraiment dégueulasse. Ouais. Bah, après, il, il bon. devient vice-champion sans... Ouais, voilà. pas, pas de sa faute. Ouais. Perez a eu un gros gros coup de boost ce weekend non pas je pensais de sa place c'est la disqualification d'Hamilton. Ouais. c'est parce que 18 18 points retirés à Hamilton, c'est ça remet à 38 39 points crois d'avance pour Pérez, euh, au lieu d'en au lieu de n'avoir plus que plus qu'une quinzaine 39 quoi. 39 au lieu de 19. C'est ça voilà. Donc euh, c'est heureusement heureusement <rire> qu'il y a eu l'accrochage entre les Mercedes au le Qatar parce qu'en fait oui. sur deux grands prix, il prend de l'avance sur Hamilton alors qu'en fait si Hamilton n'avait pas eu l'accrochage et euh, pas la disqualification, il serait probablement au même niveau aujourd'hui. Mmh, et ouais. les 39 points, ils peuvent être light hein, parce que mine de rien, si la Red Bull est moins bien, on sait que le Brésil le Mercedes devrait être bien. Euh, on sait que bah la Mercedes va mieux, on en parlera, la Mercedes va déjà mieux là. Donc, voilà, oui, la oui. où, là, on va mieux. À bout Dhabi, on sait qu'elle fonctionnera très bien parce que c'est un billard et que ça lui va lui ça va lui convenir. Et euh, 39 points, c'est pas énorme non plus. Donc euh, quand on voit que Perez fait des des performances vraiment dantes, c'est pas exclu que Hamilton puisse quand même aller lui arracher la deuxième place. Mmh, c'est vraiment effectivement pas pas impossible, il reste qu'un grand prix, on vous le rappelle, euh, d'ici à la fin de saison et un sprint. Ça y est, il reste plus que un sprint donc les gens pourront mmh. être heureux. Après le, le gros problème c'est que les gens vont dire oui, d'accord, il reste que un sprint, mais il y a Vegas. Ouais. <rire> et et Las Vegas c'est peut-être plus emmerdant pour les gens <rire> que les sprints cette année. Il reste 100, 112 points maximum à attribuer. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ouais, ils, peuvent, ils peuvent revenir à... Ouais, 39-72, à... ça ne va pas être évident non plus quand même. Hein, mais euh... oui, Il va falloir euh... faire des bons week-ends chez, euh, chez voilà. Lewis Hamilton. Mais avec 112 points, tu peux te rapprocher à 200 points de Verstappen quand même. C'est pas, pas mal. Tu peux, peux s'en sentir pas mal. C'est euh, euh, ma foi sympathique. Merci à Camion Lubrifiant et à Laurentin qui sont abonnés. D'ailleurs, c'est très euh, très gentil de votre part. Merci beaucoup. Euh, mais euh, non, non franchement... Euh, On va voir ce que ce que ça va donner on nous dit ils vont faire une cérémonie d'ouverture à Vegas. Oui, Lilich, attends, fais pas, il y, y a la Netflix Cup, il y a la cérémonie d'ouverture. Mettez votre réveil à 4h du matin le dimanche parce que à mon avis, c'est à peu près le moment là que je pourrais viser ri. Ils ont même ressorti Smithhouse Mafia du du dans lequel ils étaient depuis 10 ans, ils seront à la cérémonie d'ouverture, ouais. Mmh. Bordel de merde. Fra ouais, franchement, il je... y avait mieux à faire, je pense que. Et à la mode en 2009, oui, c'est très clairement mais ça. Fait... ça. Euh... Oui, mais alors, est-ce que est-ce que euh, Wu-Diam va venir nous interpréter son nouveau titre Let's go Ouf, Parce que pas. si vous l'avez pas vu sortir ce week-end, celui-là, <rire> Will.i.m. A, a encore fait une chanson sur la Formule 1. Ça en fait deux. Elle s'appelle Let's Go et le refrain est Let's Go, Let's Go, Let's Go. Heureusement que william n'a pas d'équipe de, de Formule 1. Ce serait gênant avec Will.i.m. Bah oui, ce serait très compliqué. Oui, et Will.i.m. Et Will.i.m. s'est pas très très bonnes. Euh, <rire> mais c'est voilà, quand même... Euh quand même compliqué cette affaire l'électorale demande du coup Max en à 15 sur 18 pour l'instant bah oui tout à fait 2 pour euh, Perez et 1 pour Sainz Red Bull tient toujours le la possibilité de battre au pourcentage le record de McLaren en 88 pour l'instant s'ils perdent une course Red Bull n'aura pas le même enfin n'aura un, mo un mo moins bon pourcentage que McLaren mais pour l'instant ils sont devant ça ouais, je dis faut appeler Jean-Louis je sais C'est la, la seule chance. chance. <rire> Attends, il ils ont, ils chance. ont déjà Perez. <rire> <Non>. <rire> ils, ont ils ont déjà plus qu'une voix oh. sur deux. J'imagine un, plus... un petit accrochage Verstappen Perez au Mexique et histoire <rire> que Verstappen ouvre partir avec un service de sécurité. Oui, que ça soit un peu rigolo quoi. Oui, puis que ce la, que Stappen, enfin, après, <rire> bah, la faute. Oui. Ouais, euh, parce que même oui. s'il si part 6ème avec l'aspiration qu'il y la ligne droite euh, il peut bien nous taper alors, taper à nos freinages <rire> au départ <rire> donc à ramenez-nous en ramenez richesse s'il vous plaît euh, on a vraiment eu 0 qui nous dit quelqu'un pourrait expliquer comment Guillaume Je suis <rire> a fait pour devenir aussi connu avec si peu de talent la Guillaume, question est violente mais Guillaume Je suis mmh. je trouve ça très <rire> bien euh, c'est assez, assez sympa euh, McLaren mes messieurs bah oui ça y est McLaren oui. euh, avec une nouvelle deuxième place pour Norris qui petite statistique amusante n'est plus qu'à un podium dégâter Nick Heidfeld au rang du pilote qui a le plus grand de podiums s'organiser en, en Formule 1 euh... je mets un petit billet sur le fait que ce sera lui le détenteur du record à la fin de saison il y a des chances il y a des chances maintenant est-ce que ce sera lui le détenteur du record à la fin de sa carrière on ne lui souhaite pas <rire> il ferait bon. mieux quand même ah, c'est ce oui. très moche c est c est vrai, si, si il le détient il peut le porter à 27, 28, 29 c'est à dire que ça peut vraiment monter très très haut cette affaire Moi, je pense que Landon Norris va gagner le Grand Prix de Paris 2024. Je le sens. Ouh là là. Alors, quand elles ne passeront pas en Q2, qui va être déçu Qui va être Il est très important que si Norris va faire une right field ou une button avec une victoire assez tard. Quoi qu'il arrive, ce sera assez tard, je pense. Il est jeune encore, Norris. Il est jeune, il est demandé. donc pire, s'il ne réussit pas chez McLaren, il ira ailleurs ou ça gagnera. Ne vous faites pas trop de soucis pour pour lui. La Slim nous dit... Manu, est-ce que tu es devenu comme moi en début de saison quand il en avait eu Bismarck des P2 Pas du tout, je savoure chaque podium, je suis très content de voir McLaren en, au meilleur niveau, euh, chaque Grand Prix, je me dis ça y est, ça va être la fin du rêve, ils vont se retrouver euh, sixième force, et puis non, chaque Grand Prix, même là sur un circuit, on ne les attendait pas trop, ils étaient quand même vraiment ouais. très performants, en euh, Piastri passe un peu à côté de son week-end, même beaucoup, mais... Euh... 1/2 voilà, c'est euh... après le pauvre au ça... départ c'est pas sa faute hein non, Pastry, non. là il pouvait il pouvait pas faire grand-chose enfin, il a un super run sur l'extérieur au col ne voit pas ouais. c'est vraiment Oui, c'est euh, un incident course dommage. mais ouais. mais, euh, mais Norris euh, j'ai ai bien aimé sa gestion du premier relais. J'ai trouvé ouais. qu'il était oui. très mature, euh, il a il a attaqué quand il le fallait, il a ralenti le rythme en tout cas, il a géré euh, l'écart le, sur les autres quand il le fallait aussi. Donc j'ai trouvé on ça c'est on a publié un article aujourd'hui de de Zac Brand pardon qui explique que euh, <rire> qui, <est> <rire> qui explique que euh, ils ont pas le choix en fait de l'attaquer parce que de toute façon à du où d'en hésiter en tête la seule chance d'essayer de garder vers sa de derrière c'était de prendre de l'avance d'où le relais d'attaque et pas trop de, de réflexion sur les pneus et même quand il a sorti avec le premier train de pluie dur ils ont continué d'attaquer euh, en sachant que voilà ce serait un risque mais euh, de toute façon ils avaient pas vraiment trop pas vraiment le choix et c'est ça qui fait que ça fait perdre la course mais bon après je pense que La stratégie égale avec inverse appel ils auraient pas gagné de toute façon. Oui. Donc euh, pas de regret. Pas de regret, on a déjà une, une McLaren en tête pendant, pendant quasiment une moitié de course, c'est chouette. Euh ça fait quand même plaisir et puis euh, et puis ouais non, c'est ça continue de fonctionner. Les, les, les évolutions continuent de marcher sur tous les circuits et c'est vrai que la dernière évolution de date qu'ils ont amené continue de faire des des merveilles qu'ils l'ont amené au Japon. Euh, au Qatar, c'était incroyable et euh, Norris est toujours amer d'avoir raté sa qualif au Qatar parce qu'il pense qu'il aurait pu gagner et je le pense aussi vu son rythme euh, mais voilà après bon ça veut pas mais en même temps quand tu as Verstappen qui, qui fait l'ogre sur toutes les courses c'est compliqué de, de dire voilà c'est notre seule chance c'est maintenant ou jamais et euh, peut-être qu'il y aura d'autres chances mais c'est vrai que avec les courses qui restent sauf à Abu Dhabi si, euh, pour moi McLaren peut encore être bien mais il y a quand même des virages serrés qui vont pas plaire même s'il y en a moins que avant sur l'ancienne configuration Euh, mais voilà c'est vrai que je pense que les chances de victoire sont un peu passées pour McLaren cette année mais ça reste quand même très très bien euh... et oui il y, a eu, il y a eu le truc sur Norris a ouvert la porte à Verstappen non il a pas la porte à Verstappen au moment où il se fait dépasser il sait qu'il a aucune chance de le, de le battre et malheureusement il connait Verstappen c'est aussi le problème on en revient à ce que je dis à chaque fois c'est que maintenant les pilotes quand ils ont pas une voiture ultra compétitive face à Verstappen ils s'écrasent parce qu'en fait ils savent très bien que de toute façon s'ils résistent, ils vont se faire tasser et tout ça, et qu'en fait, ils vont mettre les roues en dehors de la piste, ou ils vont devoir freiner très fort, donc ils vont abîmer les pneus, les salir ou quoi, et qu'en fait, ils sont pas gagnants, ou passer sur un vibreur et abîmer le fond plat, ou et c'est la tactique Verstappen, mais non, Norris a pas ouvert la porte, Norris a été intelligent, il a fait son premier relais en espérant gagner, quand il a compris qu'il gagnerait pas, il a assuré la troisième place, qui aurait été une deuxième, en fait, et voilà, mais après, euh, c'est pas... C'est pas un cadeau qu'il a fait à Verstappen. De toute façon, encore une fois, Verstappen était au-dessus qu'il qu arrive de tout de la mêlée, donc euh, ça aurait été compliqué de, de, de, de le battre. On t'entend pas, pas, Michael. Pas. Pardon, j'ai okay. bloqué... Pardon, j'avais <rire> coupé le, le, le micro. On demande si cette McLaren, c'est James Key, ou si c'est d'autres personnes qui l'ont développé, justement, celle-là. Euh, Alors, a priori, les pièces, ça reste du James Key euh, plus ouais. que... Mais pour autant, euh, je pense que maintenant, on commence à avoir des, des évolutions de package qui sont faites par... Euh, qui sont réfléchies un peu par Peter Podromou, quand même, mm -hmm. euh, les dernières évos. Et puis, de toute façon, en fait, c'est la direction est tellement bonne que je pense qu'ils vont aller dans cette direction-là. Et mm -hmm. euh, de ce que j'ai compris, enfin de, de, de par rapport au timing, de ce qu'on a eu, si tu recoupes un peu les différents articles, euh, ils ont commencé à travailler avec Podromou sur ce, les deux dernières évos et je pense qu'effectivement, lui en fait a fait un travail qui, qui respecte ce qu'avait fait James Ski avant quoi qu'il arrive puisque mm. puisque c'était bon. J'aime bien parce qu'Olivier nous dit OK, ils sont morts. Bah oui, mais James Ski c'est aussi lui qui a pondu la voiture au début de saison. Ouais. Donc oui. euh, c'est pas si grave, je veux dire si enfin, mot, a l'air de bien l'adapter celle-ci maintenant avec de bonnes et de bonnes évolutions, une bonne idée donc euh, pas pourquoi c'est une catastrophe pour eux là. Et en plus, il faut se rappeler quand même que Euh, James Key a été licencié parce que la voiture n'était pas euh, en, en fait en gros il savait qu'il y avait un potentiel qu'il n'était pas atteint euh, en développement et que du coup ils ont retardé aussi l'arrivée de toutes les évolutions de cette année parce que il qu ils savaient qu'ils avaient mieux à faire avec les développements qu'ils étaient en train de faire et qu'il fallait davantage travailler parce qu'ils étaient pas allés assez rapidement au niveau qu'ils voulaient donc euh, c'est aussi pour ça qu'ils ont débuté la saison aussi mal c'est parce que euh, la voiture qui aurait dû être là en janvier est arrivée qu'en juillet dans sa version la plus aboutie Et ça, c'est aussi un héritage de James Key, un héritage négatif. donc euh, On peut pas dire que James Key est l'homme providentiel et puis euh, Podromou fera derrière. Ce qu'il faut voir, c'est que McLaren, parce qu'en fait, ça, c'est des des figures de proue, mais derrière, il y a tout un département. Et le département héros de McLaren semble avoir trouvé quelque chose qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, leur principal le truc à régler, c'est les virages lents. Et ils ont dit qu'apparemment, c'est aussi un bon développement pour que ce soit mieux l'an prochain. Donc... Euh, c'est un, un travail d'ensemble euh et en fait aujourd'hui, c'est moins euh, c'est moins dépendant d'une seule personne. Euh, donc c'est pas c'est pas inquiétant à partir du moment où la dynamique est comme elle est, on a du mal à imaginer que McLaren se casse la gueule en début 2024 en tout cas ça me surprendrait vraiment beaucoup parce que ça voudrait dire qu'ils sont allés loin de la voiture qu'ils ont aujourd'hui qui est une base excellente pour travailler sur une sur des nouveautés. Oui, soyons clair que l'année prochaine la Mclaren bon, on ne sait pas encore comment elle s'appellera puisque celle-ci a une dénomination spécifique MCL60 voilà mais euh, la Mclaren l'année prochaine sera très clairement une évolution de celle de cette année puisqu'ils ont, ont investi tellement de, de, de temps et d'argent et de soufflerie aussi hein, sur cette euh, là. ils ont quand même sorti des grosses grosses pièces encore jusqu'à très récemment comme le rappelait Manu euh, et ça fonctionne donc donc clairement la, la voiture de l'année prochaine sera, sera issue de, de, de ce châssis là de ces pièces là sera encore raffiné après effectivement ce qu'on peut regretter pour James Key c'est qu'effectivement il était jugé avant même l'arrivée de ses évolutions en piste parce que de lui-même lors de la présentation de la de la voiture il disait que c'était clairement pas la voiture qu'il voulait sortir pour début de saison mais qu'il n'a le choix parce qu'effectivement la, la bonne direction a été trouvée trop tard pendant l'hiver donc voilà donc McLaren a, a sanctionné en fait avant l'heure donc je sais pas à quel point il le regrette peut-être aujourd'hui peut-être qu'il le regrette un petit peu en interne je pense En tout cas, Sauber, euh, Alpha, Audi euh, doit, doit se féliciter d'avoir récupéré un tel ingénieur dans ces rangs. Donc, euh, c'est aussi, une, euh, je pense, un, de quoi rassurer, euh, notamment Audi, qu'on <coughs> est quelqu'un qui réussit à, à à trouver un concept, en tout cas, et dire sur le papier qu'il allait fonctionner et que en, bah, 3 mois 4 mois après son départ, effectivement, bah, ça a prouvé que, que c'était bien la, la bonne direction. Donc, euh, Donc, donc tant mieux pour pour james qui son et sa réputation parce qu'on était un petit peu étonné à l'époque où il avait été licencié james qui avait quand même rarement raté ses sé nos en fait bon, il, en a, il en a raté une pendant quelques mois juste mais ça a suffit pour, pour lui coûter sa place chez mclaren dommage qu'il ne vive pas ces succès là avait avec, avec l'équipe mais bon il aura un autre défi est tout à fait tout, à, tout aussi intéressant je pense à une huile Euh, maintenant voilà que, que rajouter de plus que, que, que McLaren maintenant confirme de, de course en course, de circuit en circuit de, de tracé en tracé différent que, que cette McLaren est une excellente voiture que ça sera très certainement euh, la concurrente ou l'une des concurrentes les plus sérieuses euh, à l'hégémonie de Red Bull pour l'année prochaine en tout cas on, on le souhaite, on l'espère euh, l'Ando Norris aura, aura sa chance de, de gagner un grand peu. peut-être même dès cette année hein, je vois pas ne vois pas de raison pour que ça ne puisse pas arriver aussi On nous évoque le Mexique, hein, avec moins de traînés. Oui, le, euh, le Mexique, on, ça peut on... arriver. Mmh. Effectivement, la, la, la MCL60 souffre beaucoup de sa traînée aéronomique. Ça devrait, être du coup, être un peu moins handicapant euh, là-bas. Maintenant, voilà, comme je dis aussi à, à Manu et Paul pendant le pendant le live, c'est qu'il y a bien un jour ou l'autre où il y aura aussi bien souci technique sur le trade quand même. Oh. Euh un souci qui enfin un souci je veux dire terminal hein, qui provoque un abandon, c'est pas un petit souci de frein parci, un souci de, mm. de passage de rapport de boîte de vitesse comme euh, comme comme Verstappen aime bien souligner des fois. Euh il reste quatre courses pour que alors c'est sûr que plus on se rapproche de la fin de la du championnat et plus il y a de chances que que ça fasse un s'en faut en terme de fiabilité mais c'est aussi euh, voilà, des possibilités encore que, que quelque chose casse, on arrive sur la, la fin de vie de pas mal d'éléments mécaniques. Donc euh, donc voilà, il y a Maintenant, il faudrait pas qu'effectivement, que le jour où la Red Bull casse, ça soit pas Norris derrière, mais je sais pas où une Mercedes, encore une fois. Là, je pense qu'il le virait encore très très mal, à mon avis. Ou Berset. Ouais, ou Berset. Wow, oui, oui, voilà. Oui. Reminder Monza 2021. Oui. Ah. Ah. Ah. Mais... Là, je pense que Norris, vous le, vous le retrouvez plus avant avant le début <rire> des essais privés hier, ah. euh, <rire> euh, non Mais non, vo la voiture est là. Après, voilà, c'est vrai qu'on le sprint a donné un vrai aperçu comme de la performance de la Red Bull je pense sur ce circuit et il reste quand même un petit gap assez assez assez important même s'il est de moins en moins important il y quand même un petit gap important à, à, à combler pour pour mm. Mercedes pour McLaren pour Ferrari. Mm. On peut on peut voire inquiéter à la régulière Red Bull sur pas sur un tour mais sur une distance de course en tout cas. On nous dit euh, oui mais le Mexique c'est beaucoup de virages traînants pour dire qu'effectivement c'est peut-être pas un circuit qui leur conviendra. Et pourtant Norris a fini deuxième à Singapour. Oui, c'est ça le truc, c'est que cette McLaren, je pense qu'elle est oui, elle est très bonne dans les courbes rapides, ça c'est sûr. Oui. Le, le problème c'est que, ça que les, via... dans les dans En les fait, sur les packages à fort appui, ça va, mais là le problème du Mexique, c'est que c'est tout débraqué et euh, que du coup elle est moins bonne dans les virages lents quand elle a peu d'appui. Ah mais justement au Mexique, ils mettent le paquet en appui puisque oui. tu as beaucoup ah oui, moins de Oui, c'est vrai, justement la config de fort appui donc mettre la bride parachute ouais peut-être que Aston Martin pourrait finir 7 ou 8e quoi donc c'est pas mal j'ai j'ai Attendez le seul cas non pas Attendez en tout cas ouais Norris juste pour finir dessus c'est que il, il vise Ferrari maintenant en championnat constructeur il y aura bon, 80 points Ouais mais, mais il y a moyen pas... Mais il y a moyen On, on me pose la question dans le chat est-ce qu'il finit devant Leclerc et Alonso au championnat bah Leclerc écoutez oui c'est-à-dire qu'il est déjà devant Donc oui. je pense que ça va tranquillement se terminer comme ça en fin de saison Alonso c'est fort possible enfin euh, Norris pas. peut finir 4 du championnat Ce qui, est, ce qui est quand même complètement fou alors il a il a 24 points de retard sur Alonso donc il va oui il va les effacer très vite je pense oui. euh, il n'y aura il vraiment bien. pas de difficulté pour lui Et ce euh... week déjà il a pris 18 donc euh... ouais. il a même pris 23 ce week-end puisqu'il a marqué oui, 5 points au sprint donc ouais, il a pris 23 points Alonso il en a pris euh, il en a pris 7 à Sainz qui est devant lui encore euh, parce que oui, on va vivre dans un monde où Carlos Sainz va être 4ème du champion du monde de F1 ça va être euh... ça va être compliqué <rire> Ouais. ah mais Norris ouais, il peut il peut encore euh, battre Sainz parce que Mindoria sur les derniers grands prix euh, sur, il, il met euh, 44 il met 62 points Norris sur les trois derniers grands prix pendant que Sainz en marque euh, 29 donc euh, pour moi Norris peut terminer largement 4ème du championnat ouais, sans, sans trop de soucis et Mathieu dit par contre petite fiction si McLaren se bat pour la gagne en 2024 comment va se comporter Mercedes via son écrivain qui Comme toutes les autres années, en fournissant les mêmes moteurs, puisqu'ils n'ont pas le droit de fournir d'autres moteurs. Oui, c'est ça. D'avantage qu'il n'y a pas de, il y a pas de... de choix, c'est réglementaire. Voilà, ils sont obligés de fournir les mêmes moteurs. Euh, et comme il y' a plus les systèmes de mode moteur comme avant, euh, en course, ils sont obligés d'avoir le même les mêmes modes pendant tout le week Donc il n'y a, a pas de raison. Même, euh, voilà. même carto, c'est tout pareil. Ouais, il n'y ouais, a aucun moyen effectivement de, de downgrader euh, McLaren. Donc ça, c'est assez euh, euh, positif. C'est vrai, Sir Michel Bouton sur Twitch a raison, Sainz fait une deuxième moitié de saison vraiment pas dégueu et on va oui. peut-être d'ailleurs en profiter pour euh, parler euh, de, de Ferrari, puisque Carlos Sainz termine encore une fois sur un podium sur lequel il n'est pas monté. <rire> et c'est très bien, parce que ça a commencé à faire beaucoup. Il les a les podiums où il pouvait soulever les trophées, donc là, voilà, il reprend les bonnes habitudes, euh, puisqu'il a fini à 4ème du Grand Prix et donc 3ème après la disqualification de Lewis Hamilton. Disqualification de Charles Leclerc. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle d'abord de Sainz ou d'abord de la disqualification de Leclerc et par extension évidemment celle d'Hamilton, vu que c'est pour la même raison Sainz, de... ouais, comme ça, on enchaîne les deux disqualifications après. Voilà. Ah. Pas mal, Sainz, quand même, honnêtement, sur ce Grand Prix. Euh... Ouais, pas, pas mal, mais il se refait il s'est refait dominer ce week-end par, par Leclerc. Oui. Quand même. Voilà, oui. a, on, on note une réinversion de tendance par rapport aux dernières courses, enfin depuis Monza notamment, où euh, Sainz avait repris un peu le leadership chez, chez Ferrari. Euh, et là ouais, sur ce sur ce grand prix là le clair a vraiment fait la bascule en termes de performance pure euh, il était vraiment vraiment devant donc euh... non après Senne fait une course extrêmement propre et tout il y, y, y, y, y a rien à dire pas, pas de moi, de mon côté en tout cas j'ai ouais. en termes de, en terme de performance il y a pas il grand-chose à dire si ce n'est que effectivement le clair était, était un peu plus rapide sur ce, sur ce week end là au moins sur un tour euh Senne a, a, a produit une performance voilà euh, bah assez c'est lui même qui a, qui a poussé pour pour la stratégie à deux arrêts hein. il a il, il est beaucoup plus proactif, j'ai l'impression quand même que que que Leclerc dans dans l'équipe aussi. Voilà. donc je sais pas si Leclerc est pour l'instant il est un peu un peu passif et et Sainz un peu plus actif. On je... attend de meilleurs jours. Pour, pour Leclerc mais ça, ça a toujours été un peu ça C'est ça. Donc, même quand les meilleurs jours étaient là l'an dernier hein, finalement, c'est ça le C'est ça donc ça de... pas à monter au au créneau, à se faire entendre, euh, à porter sa, sa voix en public euh, plus que plus que Leclerc en tout cas récemment. Jean le, Leclerc est quand même un peu plus étouffé. Leclerc était beaucoup plus virulent à l'époque Binotto. Euh, les moins peut-être parce que ses vasseurs Mmh. euh mais Sainz tout cas se, se fait entendre et, et ça fonctionne hein, quand même pour, pour lui donc euh, voilà tant que, tant que ça rentre pas dans, dans de la grosse polémique avec son équipe il y a pas y a pas de souci mais en tout cas en termes de stratégie j'ai l'impression qu'il a plus de, trop envie de se laisser marcher dessus voilà et ça et ça paye en tout cas en, tout cas, en course ouais c'est sûr façon il est euh... en fait j'ai l'impression que Sainz là où il a vraiment progressé c'est que ses mauvais week-ends sont bien moins oui, catastrophiques qu'ils ouais, n'étaient Maintenant, quand mmh. il fait un mauvais week-end, il arrive à sauver des points, il arrive à sauver une, une place de grille pas trop mauvaise. Et euh, il devient constant, en fait. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, où c'était n'importe quoi, il y avait des week-ends où il était juste pas là, et des week-ends où il faisait des conneries et tout. Il fait peu d'erreurs cette année. En tout cas, euh, peu d'erreurs personnelles. Il a fait beaucoup d'erreurs par rapport aux autres pilotes en piste, mais euh, il fait peu d'erreurs de faute, vraiment, de l'envoyer en dehors de la piste. Donc... Euh, et c'est vrai qu'il donne l'impression d'avoir un peu plus Agniac que Leclerc qui est euh, des fois il un petit peu euh, bah, il prend les choses comme elles viennent, il ne cherche pas à les changer Sainz c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus ouais, comme tu disais, proactif euh, alors lors du sprint il, est... <rire> il est... félicitations, tu es le seul pilote à avoir une tendre départ il a, dit, il a dit, quand j'ai vu que j'étais le seul, j'ai compris qu'on avait fait une erreur <rire> effectivement, pas manqué euh, mais il a très bien géré pour le coup, excellente ouais. gestion de la dégradation lui, ce pas... c'est pas son point fort Euh, il a vraiment bien géré la dégradation des pneus des pneus tendres et puis le bah ouais il fait euh, le dimanche il fait ce qu'il faut pour faire un top 5 qui se transforme en top 3 non euh... ah non top 2 oui il fait, il fait 4e même avant la disqualification de de Milton donc euh, c'est euh, c'était correct c'est vrai qu'il fait il fait quand même une belle une belle deuxième partie de saison euh, c'est son 3e grand prix qui est, son premier podium qui est sur tapis vert en 2019 en 2021 en 2023 donc c'est un tous les deux ans prochain rendez-vous en 2025 Et puis, euh, et puis voilà, effectivement, bah, ça va quand même jouer. Mille de rien, la quatrième place du championnat euh, face à Norris. C'est ce que je pense qu'Alonso va être rapidement écarté euh, de cette lutte. Donc, euh, ça reste solide. Ça, je suis pas je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait en piste. Je ne suis pas toujours un peu toujours pro-personnage. Il a encore eu un petit moment ironie vendredi quand il s'est plaint d'avoir été gêné en piste. Tu dis bon, écoute, euh, tu pourrais peut-être un petit peu euh, laisser la chance aux autres de faire des erreurs. Mais à part ça, c'est vrai que euh, pas grand-chose à dire sur lui. Ça reste quand même vraiment de plus en plus solide, et en fait, effectivement, le Sainz de cette deuxième partie de saison me semble largement plus méritant de rester chez Ferrari, euh, et pour moi, aujourd'hui, c'est un pilote qui est à la hauteur de Ferrari, ce qui n'était pas forcément l'an dernier ou en début de saison, mmh. et euh, et je comprendrais mieux maintenant qu'il y des discussions et des rumeurs sur enfin, sur des prolongations un contrat à long terme, etc., parce qu'effectivement, il y' a pas grand-chose à dire sur Sainz. Il s'est bien amélioré, c'est vrai que ça, c'est assez, mmh. euh, assez impressionnant, euh, ce qu'il a fait là. Euh, maintenant oui c'est on rappelle que euh, Fred Vasseur avait quand même été euh, rude avant le sprint hein, quand euh, Théo Pourcher euh, avait dit ah peut-être qu'ils vont j'entends certains qui être des durs. ont été déduits il dit ouais bah continue de commenter parce que la stratégie c'est pas ça oui bah manque de bol Sainz était le seul à partir avec les mauvais pneus euh, mais il a quand même fait du, du bon boulot quand même malgré ce, cet handicap puis alors la stratégie du dimanche euh, sur la voiture numéro 16 euh je sais pas si c'est un point positif ou pas ils ont tenté une stratégie à un arrêt ce qui est impossible avec la voiture au début de saison vu à quel point elle mangeait ses pneus Donc, oui. tu dis que c'est déjà un peu mieux mais c'était clairement pas la bonne stratégie ça fait bien deux ans que c'est rarement la bonne stratégie de faire un seul arrêt avec ces pneus Pirelli lila qui ont quand même euh, un regain de performance en, en fin de relais quand tu fais un deuxième arrêt qui est souvent suffisant pour gommer tout ça mais bon non. de toute façon vu que Charles Leclerc a été disqualifié euh, voilà c'est un temps de merde c'est assez... Euh assez chanceux euh, sur ce euh, sur ce point-là alors on euh, va vous expliquer quand même parce que beaucoup alors ça c'est ce qui m'impressionne beaucoup de gens nous ont dit euh, que ce soit dans le chat ou que ce soit même dans des messages ou que ce soit depuis euh, dimanche on ne comprend pas pourquoi Leclerc et Habitton ont été disqualifiés alors que c'est tout simple euh dis-moi dis Jami comment, comment ça marche <rire> <rire> <rire> oui alors oui désolé Oui, parce que Fred et Jamy, ça devient déjà une référence ultra passée, Mais alors Michel Chevalet... Voilà, ça euh, c'est Michel, y... a... Donc... Michel Chevalet, c'est au Alors là, là vous ne savez pas qui c'est, uh, c'était... voilà Vous voyez Patrice Carbouze Non, vous ne voyez pas Patrice Carbouze, <rires> voilà, évidemment. Jérôme Monaldi peut-être <58 samples> oh, <rire> oh, Jérôme Bonaldi, c'est les ingénieurs assis, ah, ils apportent toujours quelque chose qui ne sert à rien. <laughs> C'est méchant parce qu'on va être positif avec en fin plus, un sans fin de l'émission. Les boxe d'un off. Non non, plus, non, plus. Non, non, non, non. Ça devient vraiment vraiment compliqué. Bon, ils je dit, si, il veut voir Patrice Carbouze, mais j'ai pas envie de le voir. C'est déjà pas mal, écoute, reste là-dessus. Euh, on parle de Guilux, c'est merveilleux. Mais donc, en gros, euh, Hamilton et Leclerc ont été disqualifiés puisque leur... Voilà, simplement, leur voiture n'était pas conforme à la l'arrivée du Grand Prix. Ça, c'est très simple. Sous les Formulas, il y a un patin qui n'est pas en bois. Ce peut-être le plus grand enseignement qu'on a pu tirer de ce Grand Prix, c'est que la planche de bois n'est pas en bois. Euh, c'est une résine, en fait, qui une fois coulée et tout, ressemble certes à du bois, mais qui n'est pas un patin en bois. Pour être aussi solide, je pensais que c'était des Wittabix. C'est vraiment un truc hyper <rire> <est> dur et hyper <rire> solide. C'est pas, pas des Chris Pauls non ça, ça. <rire> non, ça s'émiettrait un peu trop, les Chris C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent du pas, ils le laissent cinq <rire> ou six jours de côté, et après, voilà, ils le laissent sur les <rire> pas. C'est euh, pas compliqué du tout. Euh, ah. Mais en gros, cette cette planche permet à, à la voiture d'avoir une hauteur de caisse minimale vraiment au milieu de la voiture, et donc au côté du plancher d'être un petit peu un petit peu surélevé. Euh, ce qui permet du coup eh ben, de devoir un petit peu surélever les voitures et ne pas les mettre vraiment encore plus basses. Euh, mais du coup, apparemment, au fur et à mesure de passer sur les libreurs de ce circuit et sur les bosses aussi du circuit de Austin ce patin s'est euh, usé et au final, je crois que c'est des dixièmes de millimètre. Donc, Alors en fait, le... c'est euh, la planche, il y a des trous dedans, il y a quatre trous, il y en a un devant, un derrière, deux sur les côtés légèrement sur la partie avant et qui font 9 mm, je crois, de profondeur. Et en fait, la FIA des gabarits qu'elle met dedans, et si ça passe, tant mieux. Il faut qu'il y en ait au moins un qui soit au-dessus de cette valeur, je crois, si j'ai bien lu euh, le truc. Euh, et en fait, euh, si c'est pas le cas, euh, la voiture est disqualifiée parce que trop d'usure sur la planche. donc euh, Et là, effectivement, ça se joue après, ça peut se jouer... Au... Oui, ça peut jouer fois, pas grand-chose, ou être complètement... C'est des, voilà, des mesures au millième. quoi Mais du coup, beaucoup de gens se, se perdent. Premièrement, moi je suis partisan du principe que la voiture est illégale, ça dégage, merci, au revoir, il enfin, n'y a pas de... Voilà, y a, y a ça pas... c'est top là, franchement. Tant, tant que leurs gabarits sont les bons, puisque en fait, la semaine d'avant, en NASCAR, une voiture a été disqualifiée à peu près pour les mêmes choses, en tout cas pour une infraction technique. Et puis le lendemain, NASCAR a dit non mais c'est bon en fait, on avait le mauvais gabarit, pardon, c'est nous. Donc là ça va, là le gabarit était correct et du coup, euh, bah voilà ils ont été euh, tout simplement exclus du résultat comme c'est souvent le, le cas. C'est bien une personne compétente à la FIA, c'est Jobower. Honnêtement, le délégué technique de la FIA, lui, c'est un mec qui est qui est très très performant parce qu'il va dans les garages quand les équipes ont des nouveautés, des spécifications changées ou non etc., c'est lui qui fait tous les contrôles et tout. Et en fait, il y a jamais eu de problème avec Jobower littéralement, que ce soit sur les disqualifications et tout ça, c'est lui qui fait en fait en gros, quand il y a un problème comme ça, c'est il supervise les contrôles. Il note les infractions et il envoie ça au commissaire qui, quand c'est très technique, de toute façon, c'est très facile. il interroge l'équipe savoir s'il y a une raison pour, pour laquelle c'est euh, euh, c'est non conforme, mais de toute façon, ça fait des qualifications qu'il arrive. C'est un peu le Charlie Whiting de la technique. J'espère que derrière, il est en train de former quelqu'un parce que quand il va partir à la retraite ou Melbourne bon, en avion qu'il euh, ne supportera, non, supportera non, pas le voyage non, <rire> non, <rire> oh, non. Ah, je suis outré <rire> c'est pour ça que j'ai vite rajouté le mot à la retraite non euh, mais ah, mais, mais c'est vrai que ouais, c'est lui en gros celui qui note les poids des pilotes c'est l'endroit où vous voyez le plus régulièrement de toute façon à la fin du Grand Prix quand les pilotes vont sur la, la balance, c'est Joe Bauer qui, qui note tout ça mais il fait à peu près tous les, bon. tous, les tous les contrôles possibles imaginables et euh, Mais là où je suis d'accord avec certains non. autres c'est dommage qu'il n'y ait que quatre voitures qui soient véritablement enfin qui aient ouais, été contrôlées la, en fait. La polémique moi sur ce gros... enfin là je, je vais je vais quand même me lancer parce que pour moi effectivement il y a une, y a une grosse polémique c'est qu'on est sur qu un on est sur un, enfin, un Formula Sprint. Donc il y avait qu une une heure de libre pour régler les, les voitures euh, et donc notamment déterminer la bonne hauteur de caisse euh donc c'est -à, qu à, à quelle hauteur on place la suspension pour pouvoir effectivement bah absorber les bosses tout en ne perdant le moins de performance possible parce que évidemment le but c'est de faire rouler les les fains le plus proche possible du sol sauf qu'on a pas du tout le temps de faire des des roulages avec des avec beaucoup d'essence, c'est ce qu'expliquait explique qu'il fait dérivasse. Et donc ben voilà donc où Mercedes et Ferrari ont choisi de, de régler en fait leur voiture un peu plus basse, je pense même d'ailleurs que Leclerc et euh, Sainz euh, tout comme Russell Amidon, ils à Milan nous avons on a la même hauteur de caisse sauf que c'est passé pour une voiture et pas pour l'autre et en fait euh, voilà sur ces week ends là où il y a très peu de temps pour ajuster du coup la hauteur de caisse euh, bah, il y a il y a ce risque qui, qui remonte à très très longtemps voilà et on se souvient des enfin on se souvient. Je me souviens parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui étaient panés euh voilà, des, des affaires des, des planches la planche euh, de, de, de la béniton de, de, de Michael Schumacher en 94 à, à Spa-Francorchamps qui lui avait valu une disqualification euh, voilà, qui était trop trop usée donc euh, pour moi sur ce, ce genre de, de grand prix quand on a quatre voitures contrôlées et qu'on a deux voitures qui passent pas euh, quand on voit le, la, la, la gueule du circuit on est en droit légitimement de se demander pourquoi on n'a pas contrôlé les main voitures alors au risque d'une peine' disqualifier 10 quoi c'était même peut-être même peut-être même plus euh... Je, je comprends effectivement la, la, la polémique c'est pourquoi est ce qu a... pour moi en tout cas parce que, parce que je suis pourtant la formule 1 depuis, un, depuis un, plus de 30 ans euh, il y avait euh, un contrôle systématique des planches euh, en bois enfin' ce on appelle les planches en bois si plusieurs en bois comme vous l'avez dit pour moi c'était systématiquement contrôlé ça faisait de... ça faisait partie des choses comme le poids comme euh, la taille des ailerons comme euh des trucs réglementaires A plus B euh, voilà, qui, qui doivent être contrôlés et et pour mon... j'étais extrêmement surpris aussi de, de, de lire à, dans le rapport final que que ce la, le contrôle de la, de la planche n'est fait qu aléatoirement parmi quelques voitures à l'arrivée donc euh, voilà je, je me dis que sur un week-end comme ça euh, peut-être que la FIA devrait dire effectivement bah, si les, les équipes n'ont pas le temps de régler leur voiture correctement il y a peut-être plus d'équipes en infraction Euh, et qu'il faudrait contrôler tout le monde maintenant euh... après c'est le principe d'un contrôle antidopage pour moi, c'est dire que tu un truc qui est dissuasif alors j'ai euh... eu la chance, et Julien Simon-Chotan qui m'a répondu j'ai 2-3 questions oh. là-dessus oui, sur Twitter, top, et en fait il a expliqué qu'il y a plein de contrôles qui sont faits sur toutes les voitures les 20 voitures sont contrôlées sur euh, le poids, sur euh, les fluides qui restent dans la voiture et tout ça maintenant sur ce genre de trucs qui sont des mesures un peu plus précises à faire et un peu plus longues ils le font sur un échantillon de voitures, souvent au moins le vainqueur et puis là c'est tombé sur les quatre premiers mais mais Leclerc ne fait pas 4 ça qui me... c'est tombé sur les 3 premiers plus Leclerc c'est comme ça et dans tous les cas c'est la veille c'était trois voitures qui avaient été contrôlées dont Leclerc déjà mais en fait c'est diffusif parce que qu'il faut bien se rendre compte que si la FIA faisait ça tous les week-ends, on aurait des résultats officiels que quand c'est un Grand Prix d'après-midi on les aurait le soir tard, quand c'est un Grand Prix du soir on les aurait le lendemain, donc c'est pas non plus qu'on veut oui et entre guillemets si un contrôle antidopage, c'est-à-dire que tu peux avoir euh, tu peux avoir euh, je sais pas moi 15 15 coureurs qui se dopent dans un peloton, si on en contrôle 7, on reverra chez pas tout le monde pour savoir s'il si y aurait huit autres qui se dopent. Et ben là c'est pareil et euh, le truc c'est qu'on a déjà eu sur des week-ends de sprint alpine notamment qui avait euh, vu que sa planche avait une usure en début de week-end parce qu'elle était mal réglée et tout ça et qui avait décidé de faire un départ des stands lors du sprint en changeant la planche donc ce qui était interdit puisque c'est pas refermé et euh, je sais plus si c'était l'an dernier ou cette année mais euh, de pouvoir faire enfin euh, de, de, de faire ça pour bah, perdre de, de, des places au niveau du sprint mais au moins changer la planche et les réglages pour remonter l'odeur de caisse, là clairement Mercedes l'a dit, euh, en fait je pense que s'ils avaient contrôlé la voiture aussi s'ils l'ont contrôlé ils ont peut-être pu voir qu'il y avait quand même une usure mais ils ont pensé que ça passerait mmh. et euh, ils ont dit eux-mêmes que c'était une erreur dans leur réglage donc je pense que C'est euh, pour moi la, la, les règles sont bonnes en fait je enfin je pense pas qu'il y ait de polémique à avoir on va pas contrôler les 20 voitures intégralement parce que ça fait des dizaines et des dizaines de contrôles par voiture c'est chaque... trop long peut... c'est trop long un contrôle quand même assez simple entre guillemets genre, ces, ces voitures ouais. sont soulevées sur des racks oui. on passe ouais. un gabarit en dessous ça va pas prendre plus de 30 secondes par voiture quoi je veux dire euh... ouais, mais en vrai fait, vu qu'il y a déjà beaucoup d'autres contrôles qui sont bon, faits on sait que la hauteur de caisse c'est un c'est un paramètre primordial dans cette euh, réglementation en effet de sol Je, pour moi mmh. franchement je suis quand même ah, je suis d'accord avec toi qu'on peut pas tout contrôler sinon il faudrait désosser les voitures et effectivement on aurait le résultat 15 jours après à chaque fois parce que parce que voilà on pourrait tricher sur n'importe quoi je je, ouais. euh, je mmh. ne stresser même un, un pignon de un pignon de boîte de vitesse hein, parce que un moment ils sont censés être définis pour l'année euh, si s'il y a une équipe qui un pignon d'une boîte euh, mettre une dent en moins sur un grand prix bah, si ça si c'est pas contrôlé ben on le voit pas quoi euh, mais euh, mais ce genre de de contrôle qui sont pour moi rapides à faire euh, devrait être fait Je... peut-être que je me trompe hein, mais euh... l... d'autant plus que voilà, c'est cette une réglementation à effet de sol -dire le... le principe c'est euh... et en plus euh, avec tout le marsuinage qu'on a eu l'an dernier c'était encore plus un élément critique euh, la... La... Cette... cette fameuse planche et cette usure des patins donc voilà le fait que seules quatre voitures sur 20 soient contrôlées pour moi je mm. je trouve ça choquant et ça je ne serais, euh... serais pas étonné Euh, de voir qu'il peut-être un, un ajustement à ce, ce niveau-là dans, dans le futur. quoi C'est pas impossible, effectivement, on verrait euh, ce que ça donne. Alors, il y a aussi d'autres contrôles en principe qui sont faits, si c'est un peu comme dans les autres championnats FIA. Normalement, t'as après les séances aussi euh, au hasard, hein, des voitures qui sont choisies. Et euh, et en gros, oui. je sais que ça se fait en week je pense que ça va à peu près la même chose. Non, mais chose ça se parait faire aussi. En t'as fait, mais... une liste, t'as ce qu'ils appellent le scrutiniering, donc c'est une sorte de de vérification de toutes les voitures qui sont des vérifications techniques sur la conformité encore une fois c'est le poids c'est euh, ça' jeudi matin ça c'est non non en fait ils en vraiment font après chaque séance ah, aussi. Après chaque... Okay. parce que justement après chaque séance la voiture doit être dans une fenêtre par rapport aux rapport par au... Peu... au règlement et par rapport à ses caractéristiques de base et euh... bon au début du week-end c'est pour vérifier que la voiture est apte à, à faire le grand prix et et euh... Mais voilà, après c'est euh, moi je suis pas choqué et je, je voyais des gens qui disaient ah, mais à partir du moment où on sait qu'il il y a une, une Mercedes, et une de Ferrari qui ont été prises, il aurait fallu contrôler les Non Pourquoi Déjà ils ont pas les mêmes réglages, alors certes il y avait sûrement des réglages proches mais en fait c'est le jeu pour moi des contrôles aléatoires, euh, quel que soit c'est comme euh, enfin quand une fois je reviens au contrôle antidopage, les pilotes, il y en a quatre qui sont on trouve un ou un temps en temps qui contrôlent le contrôle antidopage. Le jour où il y en a un qui tombe, ça veut pas dire qu'il y en a pas un deuxième qui est, qui est dopé. Alors, enfin bon, c'est c'est pas quelque chose qui existe forcément mais en cyclisme ou dans d'autres sports ça s'est vu et euh, je suis pas choqué honnêtement c'est des trucs qui fonctionnent bien comme ça et oui peut-être qu'ils changeront à l'avenir peut-être qu'ils vont changer les paramètres qui sont contrôlés régulièrement mais pour autant moi ça me choque pas du tout de voir euh, oui de Après, voir ça ils euh... ont fait le boulot donc eux, ils sont ils sont passés le oui en plus cours, donc, ah, euh, ouais. que encore une fois c'était un circuit spécifique sprints oui. hyper bosselé ça sera beaucoup moins bosselé l'année prochaine Ça devrait pas se reproduire notable tous les week-ends non plus quoi. Voilà. Ça moi je dis attention Franck hein, parce que Bobby Yazstin ça doit être son neuvième e resurfaçage depuis 2012 à peu près. Ouais. Euh, on rappelle qu'il a eu un Grand Prix Moto GP où ça avait grillé sur le resurfaçage. C'est vraiment euh des bossages, là. Ouais, ils ont oui, oui mais le problème c'est qu'une fois il l'avait fait, il y avait un Grand Prix de Moto GP où les pilotes ont dit c'est insupportable. Et, Et ils sont revenus on dit vous en faites pas On vous repose autre chose, il y aura moins de bosses, ils sont revenus l'année prochaine ils ont dit super, il y en a plus l'an <rire> <'est... Dans>, <rire> dernier ils ont fait la moitié du circuit et c'est pour ça qu'ils ont des grosses différences ouais. maintenant entre vieil asphalte et nouvel asphalte ouais. parce qu'ils ont des bosses ont été retirés en moitié l'an dernier la mais moi ce qui est inquiétant, ça, où les bosses commencent vraiment, l'endroit le, peut-être le plus bossé du circuit en tout cas sur ce que j'ai vu ce week-end c'est le freinage de l'épingle pile quand le nouvel asphalte commence, donc tu vois c'est ça qui m'inquiète mmh. me... un peu ah. avec eux, c'est toujours parce que on rappelle que le circuit est quand même construit sur des donc forcément compliqué mara J'ai juste revenir drôle. sur le sur les contrôles euh, pour relire ce que Julien Simonchotant a écrit en fait les trucs qui sont mes vérifiés sur toutes les voitures c'est le poids euh, le la quantité de carburant restante les dimensions basiques de la géométrie j'imagine que c'est euh, sur d'autres contrôles qui sont plus faciles à faire et surtout c'est la flexibilité en gros ce qui s'appelle les pull down là, sur les ailerons avant arrière mm -hmm. pour être sûr que les, les ailerons sont bonnes et je crois que la géométrie les mm, dimensions basiques c'est les ailerons aussi puisque ça c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut être sujet à disqualification si les ailerons sont pas exactement la bonne oui, taille. C'est les ailerons, l'empattement, oui, oui. euh, la largeur voilà. enfin, voilà, le après, après des... les choses ont quand même été simplifiées du côté des vérifications techniques parce que avec la, effectivement la standardisation pardon, pas standardisation. La oh, j'y arrive. Les, les budgets plafonnés ça il y avait avec le nombre de pièces assez limitées aussi qu'ils ont en terme de développement, chaque pièce qui est amenée et et homologuée directement Donc quand vous changez un aileron euh, en cours de grand prix parce qu'il a cassé autre chose, c'est une pièce qui est déjà passée par la vérification technique de la FIA avant. Donc c'est des choses qui sont euh, aussi beaucoup plus simples pour la FIA en termes, en termes de vérification. donc Toutes les dimensions d'aileron, genre de choses, ça a déjà été en fait euh, validé en amont, notamment le jeudi. S'il y a un nou si nouvel aileron qui vient de l'usine pour compléter le, le pool de pièces qui était qui était présent, cet aileron passe par la, le scrutinering de la, de la FIA et intègre le pool de pièces euh, homologuées et vérifiées par la FIA. Wow. On, on nous demande d'ailleurs quand Hamilton avait été disqualifié pour le DRS au Brésil en 2021 c'était quoi la vérification et je crois que là ça venait d'une plainte de Red Bull un enfin, Becker-Stappen qui, qui se demandait si le DRS était oui, ce fameux, fameux touchage de DRS qui a coûté 50 000 euh, donc il me semble ah, que c'était la seule plainte mais après euh, ce ah c'est énorme si le DRS s'ouvrait trop par rapport à l'angle qu'il était censé mmh. avoir oui mais je pense et que c'est gros... parce que Red Bull s'en est plein en disant c'est bizarre qu'il s'ouvre trop qu'ils ont du coup, qu'ils l'ont vérifié. Parce qu'après, on rappelle, ça c'est quelque chose justement, c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure, en gros, la vérification en plus, c'est que l'IFIA appelle des voitures, et en gros, tu as bon bah, un jobber, hein, parce qu'on va dire, un délégué de l'IFIA, c'est souvent lui qui prend ce rôle-là, qui dit aux équipes, bonjour, euh, on veut vous contrôler bah, les ailerons, le DRS, ouvrez-le le DRS, tu vois, ils donnent tous les contrôles, ils peuvent aussi dire on veut euh, contrôler les scellés sur le moteur donc tu démontes... Enfin euh, voilà, c'est un truc, et c'est pour ça euh, je vous parlais de WEC, parce que j'avais vu une explication là-dessus, où en WEC, par exemple, je vous rappelle du monde d'endurance, ils amènent les voitures, et si euh, la FIA veut checker le carter de boîte, et eh ben il faut pouvoir démonter le carter de boîte et le montrer. voilà Et donc c'est un peu les, le, le même système, tout simplement, pour s'assurer de temps en temps que les... Euh, que les... Que, que les voitures sont conformes. Après, voilà, c'est t'es pris ou t'es pas pris c'est euh, quand quand Baronda se fait avoir pour le double réservoir en 2005, je crois que c'est sur un sur un mmh. contrôle de routine quoi et pour le même prix il aurait pu ne pas être fonctionner et continuer pendant quelques grands prix quoi donc euh, ça ça fait partie du, du risque euh, on sait de toute façon qu'ils vont tous chercher un petit peu les, les limites moi je sais pas je, moi je pense que sprint ou pas sprint effectivement les règles sont les mêmes pour tout le monde donc euh, à partir du peut-être qu'effectivement contrôler tout le monde serait de plus juste Mais euh, peut-être que voilà, euh, comme euh, comme Red Bull et McLaren ont réussi, en tout cas avec les voitures de Verstappen-Norris, à pas avoir ce, ce genre de souci Voilà, c'est à voir et c'est sûr que c'est dommage pour pour Charles Leclerc et, pour, et puis surtout pour Lewis Hamilton. Euh, ouais. Parce que bon, Leclerc bah, perd un mauvais grand prix. <rire> je, je remercie, attends, c'était que je dise pas de bêtises parce que le message était incroyable de Hans qui lui dit « Bien joué à Charles Leclerc pour l'obtention de sa triple couronne » puisque Charles Leclerc a abandonné en étant parti en pôle position, il n'est pas ouais. parti alors qu'il a fait la pole position et désormais il a été disqualifié après avoir signé une pôle position. Euh, Charles Leclerc qui décidément est très rapide le samedi, mais il ne peut pas toujours compter sur la voiture le dimanche. pas c'est pas un problème de talent. Oui, et c euh, ça l'énerve qu'on lui rappelle cette statistique. Donc, oui. euh, il, a, il, a, il, était, il était énervé au micro-canal Dans donc. beaucoup de cas, les gens diraient oh, quel pilote, quelle rapidité le samedi, et puis là tout le monde en train de dire oui, mais enfin, il, il est nul le dimanche. Non, c'est pas lui le, le problème, je trouve. C'est... C'est ouais. vraiment cette de quoi. C'est assez, euh, assez difficile. Bon, là, il a euh, été un peu il a été un peu problème quelques, à certains moments ouais, voilà, voilà. sur la majorité Comment je était... pense là quand euh... ils ont été les quelques heures mais là effectivement cette année il y va absolument pour rien quoi c'est vraiment la la Ferrari qui en rythme de course n'est pas n'est pas à la hauteur. Il y a pas mal de choses où c'est surtout lui qui sort des perfs le samedi qui sont euh, oui. qui sont franchement hallucinantes, effectivement. Euh, Mercedes du coup et eh bien la, la disqualification vous le disiez de Lewis Hamilton. Heureusement qu'il n'a pas gagné. Hein. Parce oui, que... parce que là, il y aurait oh, beaucoup ouais. beaucoup de regrets, très clairement. Euh, et la cinquième place de Russell, et j'ai lu dans le chat, justement, quelqu'un qui dit « J'espère que Russell avait une voiture légale, vu la tôle qui s'est pris tout le week-end. » Parce que là, on n'en parle pas souvent, mais les mauvais week-ends de Russell, là, c'en est un... Hein. Ouais. Oh, il était vraiment pas bon c'est fait ouais. quelques week-ends que Hamilton est quand même vraiment enfin euh, cette et... saison globalement Hamilton est largement au dessus et Russell a raison, il était un peu dégoûté il dit il y a vraiment rien qui, se... qui qui va cette année en gros dès qu'il peut se passer quelque chose qui qui lui fait rater une chance ça se passe, des fois c'est de sa faute des fois non, mais c'est vrai que là il a eu euh, en gros il a eu un train de pneu au milieu qui, qui fonctionnait pas, donc euh, du coup il s'est retrouvé avec une voiture qui avait pas de rythme Et euh, il a pas tort, puisque c'est vrai que dès qu'il rechange de pneus, en fin de course, il est le pilote le plus oh rapide bien. en piste. Donc, euh, donc c'est un peu dommage pour lui. Par contre, Mercedes, bravo, parce que ce plancher a l'air très, très, très bon. Euh, la voiture est globalement de plus en plus rapide, de plus en plus constante. Là aussi, c'est pareil. On parle d'une équipe qui avait une voiture qui était qui avait besoin d'un asphalte très lisse euh, et de rouler très près du sol. Alors, bon, ils sont roulés un peu trop près du sol, mais... Le fait est que euh, la voiture commence maintenant à être vraiment polyvalente, ce qu'elle n'a jamais été pendant un an et demi. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir cette euh, ces, ces progrès de Mercedes qui revient. Par contre, moi, j'ai un, une critique à faire. Est-ce que Mercedes se rappelle qu'ils sont pas obligés de faire la même stratégie que les deux voitures ou pas Parce que à chaque Grand Prix, maintenant, on a les mêmes stratégies pour les deux. Quoi qu'il arrive, ils font il y en a un qui fait un truc, l'autre le fait. Et alors que Mercedes a longtemps prouvé qu'ils étaient capables de s'adapter et de de réfléchir à des stratégies à contre-courant ou de tenter des choses. J'ai l'impression que depuis l'an dernier, ils sont un peu tétanisés et dès qu'il y a une stratégie à faire, ils mettent les deux puis on verra bien ce qui se passe. Mais en fait, euh, à chaque fois quasiment qu'ils ont mis tous leurs oeufs dans le même panier sur une stratégie qui était un petit peu limite, ça s'est retourné contre eux. Donc c'est un peu dommage. c'est Oui, c'est vrai. c'est bon, Après... Euh j'ai toujours du mal à juger un, comme on l'a dit tout à l'heure pour Pérez par rapport à Verstappen <coughs> euh, Pérez était peut-être plus proche de Verstappen que' c'était un week-end sprint la voiture n'était pas optimisée peut-être qu'effectivement Russell était, était un peu plus largué ce week-end là parce que c'était un week-end aussi qui avait pas non plus et peut peut-être partait avec les bons réglages euh, aussi donc euh... Sur un one-off, sur un weekend sprint, je, je, je, je joue toujours un peu moins les, les performances des pilotes l'un par rapport à l'autre, en tout cas. Euh, aussi bien dans un bon sens que dans un mauvais sens. Euh, mais c'est vrai qu'Hamilton était quand même... Ouais, bah, il était, était celui lui, hein. les états unis c'est il adore ça. Le public, il est acquis à sa cause. Euh, c'est vrai que, heureuse... enfin, heureusement, entre guillemets, qu'il n'a qu pas gagné en, en piste. C'est vrai que ça aurait été une grosse douche froide. Là, il a, il, a, il a plutôt bien pris. Enfin, il a bien pris il l'a bien pris dans le communiqué de presse de, de Mercedes parce que en fait on, oui, lui on a pas lu on lui, on a pas entendu hein, de, soyons clairs les gens de la com de chez Mercedes ont bien pris bon tout voilà les gens de Mercedes l'ont bien pris pour lui voilà mais euh, mais voilà il était quand même beaucoup plus plutôt positif fixation sur toute la partie évolution c'est les les meilleures évolutions enfin en tout cas les meilleurs progrès qu'il a, qu a pu ressentir en deux ans d'après lui voilà euh, la voiture est transfigurée en tout cas dans, dans son pilotage donc Bah, voilà il faut demander euh, faut demander à confirmer ça au Mexique. Euh, donc et on va le savoir dès ce dès ce voilà, c'est tout ce que j'ai plus qu'on espère, voilà, c'est que effectivement ils trouvent une direction. Alors Wolff dit aussi c'est pas parce qu'on a trouvé une direction qu'on on repart quand même de zéro euh, pour la voiture de l'année prochaine, ça sera quand même une voiture totalement nouvelle parce qu'il y a un gap à faire avec Red Bull qui est une bonne demi-seconde de, devant. Donc au moins on valide la direction mais la voiture de l'année prochaine sera quand même totalement nouvelle. Donc euh Voilà, donc maintenant on va adapter toutes les tous les enseignements tirés de ce dernier package d'évolution à à Austin qui est le dernier, hein, il n'y en aura pas d'autre euh, pour la W15 et on va espérer que comme McLaren progresse, que Mercedes progresse que Ferrari résolve ses problèmes de pneus et qu'en 2024 on a quatre équipes qui se battent pour la victoire à chaque Grand Prix mmh. ça, quand même, euh, ça, ça va être quand même un gros gros pari pour euh, le Ferrari et Mercedes qui repartient en voiture intégralement nouvelle l'an prochain Là où Red Bull sera sûrement encore sur une évolution parce qu'ils auront sûrement pas eu les moyens de faire une voiture nouvelle et où McLaren aura une grosse évolution. Donc, surtout que Ferrari a dû surveiller un peu ce qui se passait du côté de chez Asse, ça peut être trop dû les rassurer non plus. C'est ça, ah, on en suis... parlera. Ouais, mais je, <rire> je... je... je... je suis positif sur Asse. Par contre, alors je suis d'accord avec pas mal de gens dans le chat, les pistes-lopes chez Mercedes... Euh... Oui, elle est plus ce qu'il était. Après, Hamilton est aussi en faute. Tout le monde dit que s'il savait faire un bon arrière au stand, il aurait gagné le Grand Prix. Oui, mais s'il évitait de bloquer sa roue et de perdre une seconde et demie sur un virage, il aurait gagné aussi peut-être. donc On leur part de faute. Wolf l'a expliqué. Pendant 12 ans, ils ont pas eu à gérer de devoir faire des arrêts en deux secondes. Parce qu'ils pouvaient faire la différence autrement. le Leur but, c'est de faire des arrêts corrects, cest entre deux et trois secondes, et fiable cest ne pas se planter là-dessus et ça effectivement le contrat a toujours été plus ou moins rempli sans trop de sans trop de soucis. Maintenant, Red Bull a fait la a mis la norme qui est on domine à max, mais en plus, on vous met la pilule aux arrêts. Bon même si McLaren arrive à faire mieux. Ouais. Euh, Red Bull en termes de constance euh, c'est des arrêts super rapides tout le temps quoi. Donc euh, ouais, donc Wolff a admis que bah voilà, au niveau arrêts on doit faire bosser un peu. De toute façon, 3 secondes 4 et 3 secondes 6 qui sont les deux arrêts d'Hamilton, de c'est n'est pas tolérable. Euh, mmh. Même dans les standards normaux de Mercedes. Maintenant, faire du 2 secondes, 2 secondes 2, effectivement, bah, ils savent pas faire ou ils ont peut-être su faire une fois ou deux. Euh, voilà Il y, y a aucun Dans les top 10 des arrêts de toute la saison, il n'y a aucun y a aucun arrêt de Mercedes. C'est que Ferrari, ouais. McLaren et Red Bull qui se partagent les 10 arrêts les plus rapides depuis le début de la, la saison. C ce qui me... Pardon Manu, mais c'est ce qui me rend fou, parce que... Dans le sport de haut niveau, ça fait 10 ans qu'on en parle des gains marginaux. Vous mmh. c'est optimiser les petites choses, les trucs faciles à optimiser, machin. Red Bull a fait ça parfaitement. C'est-à-dire que Red Bull, ils sont bons au pit depuis 2014 quoi, 2014-2015 mmh. à peu près, c'est eux, ils savaient qu'ils avaient pas la voiture, donc ils ont maximisé les pit et puis du coup quand la voiture est arrivée, les pit stop étaient maximisés. Mais qu'une équipe comme Mercedes qui mettait 300, 350 millions par an n'ai jamais songé à se concentrer aussi sur les pit stop parce que qu'est-ce qui pouvait leur Alors, arriver de toute façon Ils auraient progressé dans les pit stop et ils auraient continué de dominer la F1. Mercedes s'y concentrait avec les moyens techniques, ils avaient des capteurs, ils avaient des pistolets, ils avaient machin qui était c'est eux qui avaient le, le meilleur matériel de pit stop à l'époque avec des capteurs qui étaient qui étaient capables de justement mmh. euh, réussir à, euh, à valider plus rapidement euh, quand un pilote avait fini son arrêt en gros le capteur envoyait directement au mmh truc qui, qui permettait de de mieux accélérer tout ça sauf que tout ça a été interdit. Aujourd'hui, c'est le mécano qui appuie sur un bouton quand il a fini de changer le pneu et du coup, effectivement, le, le facteur humain a l'air moins préparé que chez Red Bull ou McLaren ou là bah dans les deux cas, je pense qu'il c'est des équipes qui ont énormément fait avancer leur leur, leur, leur enfin, travaillé là-dessus parce que justement à l'époque où ils avaient pas la voiture, c'était là-dessus qu'ils devaient gagner et aujourd'hui que ils ont des voitures qui fonctionnent, et ben en fait, c'est un gain impressionnant parce que quand tu vois les les, les arrêts de McLaren ce week-end et que tu vois les arrêts de Mercedes, au final, ça fait un équivalent de 2 secondes, euh, secondes et demie sur une course. Alors, c'est vrai que 2 secondes et demie sur une course, c'est pas énorme, mais sur une f 1 aussi serrée qu'on a maintenant, oui. ça commence à représenter quelque chose d'important. Et en fait, euh, quand on voit qu'un overcut se joue des fois à 8 dixièmes, à 7 dixièmes et tout ça, ou qu'un pilote ressort à une seconde et demie, et ben ça se joue sur un arrêt raté ou non. Ouais. Et, ouais. Euh, et clairement, enfin après, bon il y a d'autres standards hein. Ferrari fait des arrêts de fond 4 secondes 4 ou 9 secondes mais c'est correct euh... et ça un, un dimanche comme un autre mais euh... mais c'est vrai que euh... Ferrari a bien progressé quand même oui, bien les, bien, les arrêts étaient bons ce weekend là que... ouais. Ouais. Sont... et, et c'est justement ça qui, qui est fou c'est qu'on voit des équipes qui étaient complètement à la ramasse sur ce sujet ou qui étaient vraiment pas bien même Alpine et tout qui qui progresse énormément là-dessus et pendant ce temps-là Mercedes stagne et je suis désolé enfin Wolff il est gentil à dire oui euh, on n'a pas progressé assez mais c'est pas ça date pas du Grand Prix du, du des Etats-Unis le problème de Mercedes au stand l'an dernier qu'ils étaient déjà un peu à la rue avec la voiture ils faisaient déjà des arrêts qui n'étaient pas terribles et je suis très étonné qu'ils aient pas euh, bossé le l'opérationnel puisque ça pendant qu'ils étaient en retrait sur la technique en fait moi on me dit dans l'oreillette que Mercedes vient de réussir un 2.5 c'est un dire 2 ans et 5 mois pour enlever le, les coups de Bottas à Monaco <rire> ouais, ça fait 2 ans, bon. ans et 5 yes <rire> c'est <c> fait <rire> non mais c'est ouais, c'est assez euh c'est fou donc j'espère qu'ils vont voilà qu vont réussir à, à améliorer ça parce que s'ils commencent à revenir euh, il va falloir ouais, si ouais, compter, revenir, les, son les, la, les petits les petits dixièmes au côté cher. Ouais. Si on a comme on dit une, une des victoires qui se jouent des fois entre trois quatre équipes euh, bah oui ils perdront à la ça quoi. Mais après euh, c'est comment euh, c'est euh, Lichak a raison aussi hein, il faisait aussi pas mal de coquilles quand c'était serré justement pendant un période de domination. Oui. quasiment à chaque fois que le, la victoire pouvait leur échapper, elle leur échappait parce qu'il faisaient une erreur dans les stands ou parce que voilà, il y avait des petites coquilles, des trucs. Oken 2019, Sakhir 2020 et on peut en trouver d'autres effectivement. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que depuis 2022, on voit et même et même un peu 2021 enfin, même les années euh, les années Diva, même depuis 2019 au début de saison, tout ça. Je trouve qu'on qu'on voit que Mercedes a certes dominé la F1, mais n'a jamais été pour moi la meilleure équipe de F1. Et, oui. alors que Red Bull euh, les, les gars des pit stops font un boulot merveilleux Adrian oui. Newey parfait euh, comme toujours il maximise tout ce qu'ils ont mais euh, Jonathan Wheatley le, le team manager était et c'est ce qu'on voyait dans les échanges avec Michael Maisy le mec était à la lettre du règlement à chaque fois parce que c'est aussi 2021 c'est aussi comme ça que ça joue parce que d'un oui. côté tu as Jonathan Whitley qui est comme vraiment un pitbull qui à chaque fois il y a non non mais dans le règlement c'est comme ça il va chercher Michael Messi et à côté il y a Toto Wolff qui arrache son casque et qui dit no, no it's right", tu vois donc tu sentais qu'il y avait aussi une différence dans la connaissance du règlement enfin voilà et c'est toutes les petites choses ou oh, et les les stratégies aussi Casternaud dit NH8 c'est toute l'équipe arrive à chaque fois trouver les stratégies donc la, la meilleure équipe de F1 pour moi a toujours été Red Bull mais il n'avait pas la meilleure voiture pendant quelques années c'est Mercedes qui avait cette, cet avantage là et euh, Monza c'est avec Monza c'est tout bête Red Bull rate enfin un arrêt au stand, Mercedes peut du coup répliquer en ratant lamentablement aussi un au stand d'Hamilton, qui fait qu'il se retrouve côte à côte et il s'accroche dans le ouais. virage. Donc, c'est c'est des petites choses, mais... Euh, que, ouais, Wolf, Wolf avait un peu ce, ce discours-là pendant les années de domination où il disait, effectivement, si nous, on améliore de 3 4 dixièmes notre arrêt au stand, OK, c'est sur une fois, mais en fait, il vaut mieux travailler sur la constance de la voiture et du pilote, qui parce que un pilote, c'est avec une simple petite erreur en piste sur un freinage, il te, il te bousille l'avantage donné par tes mécaniques à stand Alors ah oui, il a raison sur le sur le fond, il vaut mieux un pilote qui est beaucoup plus constant et qui fasse pas d'erreur en piste, faut gratter ces ces dixièmes-là plutôt que de gratter euh, une fois ou deux fois ou trois fois cinq dixièmes dans les dans les, dans les stands sur l'ensemble d'une course. On est, on est tout à fait d'accord. Mais euh, mais euh, voilà, c'est prouve c'est le médiatiquement parlant euh, c'est sur ces moments-là que ça se joue quoi. Et puis d'autres euh, directeurs se diraient de toute façon, on n'a pas à dire on grappille là et pas là, on va on doit grapiller surtout. Quand tu Pin dit oui, on a préféré la fiabilité à la performance, tout le monde dit oh, bah, bah, faut avoir les deux, bah là c'est pareil. Il faut avoir un opérationnel qui soit à la hauteur du technique, qui soit à la hauteur des pilotes, soit et c'est vrai que c'est pour ça que Red Bull rend copie quasi parfaite cette année parce qu'il n'y a pas de point faible. Euh, chez Red Bull, il y a pas de point. enfin oui, il y a un point faible dans la deuxième voiture mais il n'est pas, pas il est pas grave pour l'instant parce que le reste de l'équipe est à un niveau qui est un niveau d'exécution et de d'opération qui est stratosphérique et ça c'est vrai que Red Bull c'est une machine à gagner et en fait, c'est là que, si ça permet de se rendre compte c'est qu'à l'époque où ils avaient une voiture qui était moins bonne, c'était déjà une machine à gagner parce qu'ils font des courses dans les années 2018, 2019, 2020 où la voiture est quand même pas au niveau de, de Mercedes et Ferrari, enfin 2019 euh, 2026 et 2018 2019 non et même 2017 et en fait, ils vont gagner des courses parce que le, le niveau d'opérationnel est que le jour où la voiture est au niveau, le reste suit tout le temps. Mmh. Et euh, et en fait, c'est ce qui fait peut-être que Mercedes par exemple là de bah, a pu rater des occasions. Euh, bon, il y en a pas eu beaucoup cette année des occasions de gagner mais euh, mais c'est vrai que on est dans une telle domination de Red Bull que les autres doivent saisir les rares opportunités qui arriveront. Et Mercedes ne me donne pas euh, l'impression d'être une équipe qui va saisir cette opportunité parce qu'ils sont un peu faibles. Et, euh, et alors bon, en face, il y a Ferrari et McLaren qui ont aussi leur faiblesse. Donc du coup, c'est ce qui fait aussi que c'est moins moins facile. Mais par exemple, si les écarts avaient été plus réduits en début de saison, j'aurais pu vu une Aston Martin telle qu'elle était au début de saison avec Alonso dedans, faire le, le réussir à y arriver. Parce que justement, on avait une opérationnelle qui était très bon à ce moment-là, un pilote qui était excellent. Et en plus on avait vu notamment que au niveau juridique par exemple, il lâchait rien s'il y avait un souci. Donc c'est ça. C'est est-ce euh... que, est -ce que Mercedes aurait pu est-ce que Mercedes aurait été aussi euh, proactif sur euh, des pénalités tout pas forcément, tu vois. Donc euh, c'est c'est Et là on le voit bien par exemple Alpine n'avait pas fait la, la même de... pour la même raison que Aston, Alpine ne fait pas la demande à euh, Aston l'a fait et la pénalité est supprimée à Aston mm. et pas Alpine. Donc c'est c'est c'est un ensemble en fait et comme comme tu dis La f1 c'est une, une, une, une technologie et une, une industrie de pointe et c'est vrai que les gains marginaux tout le monde en parle mais en fait c'est bizarre de voir quelqu'un comme toto wolf euh, ne pas euh, ne pas se, se ruer dessus alors qu'il dit lui-même que ce qu'il vise euh, depuis son arrivée c'est la perfection donc euh, c'est assez étonnant et euh, finalement est-ce qu'il y aurait pas besoin chez mercedes aussi d'un de peut-être que vol fait moins de qu'il ait un directeur sportif à ses côtés quoi quelqu'un qui puisse oui, parce qu partager a les pas, finalement. Non, mais d'accord. Et toi tout à l'heure tu disais être ouais, remplacé par euh, D'Ambrosio et euh, Ouais. et, et Bradley Lord. Bradel, là donc euh, c'est pour Et ça. et mm. tu parlais tout à l'heure de 2021 où euh, Jonathan Mitley était le, le coup prêt absolu pour les, tout ce qui était règlement de ça et que Wolf lui était un peu plus dans l'émotionnel, et parce que bah il avait pas de directeur euh, directeur sportif, sportif avec lui. Et, euh, et et merci là ça censé faire ça, non, mais en week-end de course il est totalement euh, transparent est Mido's. il est en midose week en week-end en week <rire> ah, il a gité il a tout le temps s'est marqué de bien Dieu mon gros il c'est le bois est chaud OK alors après le reste euh, non, moi je sais pas vraiment euh, ouais, a pas de souci d'ailleurs nous quelqu'un qui dit qu'apparemment c'est peut-être Marco Weber qui expliquait que New Way était jamais content pendant les années 2009 2010 de Red Bull en expliquant que le personnel nécessitait beaucoup de travail année mmh. où ils commencent à dominer F1 donc voilà et moi surtout on est dans une ère de budget capé donc tout le monde a le même argent tu peux pas ouais. mettre 250 millions de plus pour euh, faire la bagnole bah entraîner les mécanos c'est gratuit tu dois juste payer tu dois juste payer les, les lumières que tu allumes dans le dans le dans le commentoir dans l'atelier comment et puis mmh. tu peux leur faire faire 200 arrêts enfin voilà tu tu les entraînes euh, comme ouais. ça alors quoi. attention alors l'onde se tient sur ce discours là mais ces, ces gars-là ils trimment enfin, ils le font ouais. oui, oui. Non, bien sûr ils le font Mais, mais, ce mais découvrir c'est que c'est c'est des c'est des détails qui ne coûtent rien et oui, sur lequel moi il... voilà, tu peux ouais. plus En fait pour moi, c'est pas une question de dire ils s'entraînent pas ou les mécanos sont pas bons parce qu'évidemment, encore une fois, on parle de gens qui sont capables de changer 4 pneus d'une F1 en 2 secondes 8, 2 secondes 7. Donc oui. euh, on a voilà, on a rien à dire mais par contre, il y a peut-être un, un manque de travail sur le fond, des processus, euh, comment gagner la milliseconde, comment si ce que ils faisaient avant, encore une fois à la technique, on parlait enfin, avant, ils avaient des pistolets avec capteurs intégrés, il y avait si ils dépensaient un fric pas possible là-dedans que bah, les autres équipes ne dépensaient pas et ils avaient cet avantage là et du coup les mécanos avaient besoin de faire leur truc de manière très euh, euh, mécanique pour le coup c'était voilà ça arrive machin et tout était géré plus ou moins semi-automatiquement. Là c'est plus le cas et c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté où ils ont pas optimisé derrière les, les façons de, de travailler. Et en fait Mercedes s'est longtemps reposé sur son gros budget. Alors tant mieux pour eux, ils en avaient un et c'était pas les seuls à l'avoir donc c'était pas non plus injuste puisqu'ils avaient déjà en face des, des équipes qui avaient le même budget et qui avaient des performances moins bonnes mais par exemple en terme de banc d'essai, ils avaient un matériel qui était inégalé et sur lequel ils se reposaient constamment, ils avaient euh ils avaient des bancs d'essai qui tournaient H24 et euh, qui, qui, qui leur coûtait un, un max de blé mais qui était leur seule leur vraie arme en fait pour les développements et tout ça. Donc euh, peut-être que Mercedes doit un peu se réinventer. Euh, Mercedes a beaucoup dominé à l'époque sans le budget cap, aujourd'hui on voit que c'est pas eu qu'en font le meilleur usage et on voit que les équipes qui avaient un peu plus de galère euh, avant avec euh, en termes de finances je pense à McLaren ou à Aston Martin, réussissent à faire des gains énormes avec un budget similaire euh, justement parce que c'est des équipes qui sont habituées à maximiser aussi le développement, la recherche, l'opérationnel, etc. et qu'elles arrivent à progresser plus que les grosses équipes. donc euh, Je pense que ouais certaines équipes doivent se réinventer on voit notamment Ferrari et Mercedes qui galèrent un peu à passer ce cap. Mmh rendez-vous mardi prochain donc pour la suite du débrief de ce grand prix des États-Unis parce qu'on fait déjà 1h50. On prend l'équipe qui a Il y a pas d'explication, l'équipe a rien fait donc. T'en fais pas, Alfa Romeo a roulé donc voilà, ça ça ça passe pas rapidement, faut pas faut pas s'inquiéter là-dessus. je regarde, on a maintenant Alpine. Ouais, oui, oui c'est Alpine, ça va aller plus vite parce qu'il y a du positif, je suis un peu de négatif, il y a voilà, il y a un petit peu de tout. La bah, sixième place pour Pierre Gasly, l'abandon malheureux vraiment euh, de Esteban Ocon qui est pour le coup pas pour pas pour grand chose euh, sur euh, sur l'accrochage au départ. Euh, non, bon bon je... week-end opérationnel d'Alpine. Ouais, Pierre Gasly a souligné ça Et aussi en terme de plus en coulisse en... en plus en termes de, de cohésion, il parvient oh. au de de de cohésion d'équipe voilà de des forces en présence dans le garage, de gens plus proactifs, justement, aussi, là-dessus. Plus de prise de risque, aussi. Il avait l'air plutôt satisfait de ça. Donc, ça, c'est une chose que seul le pilote peut nous rapporter. Donc, on peut faire confiance, effectivement, à Pierre, là-dessus. Mais sinon, oui, la performance, elle est encore... Comme d'habitude, c'est minou. C'est ça. c'est Cette voiture, je sais pas comment elle fait, mais elle est une stabilité impressionnante dans le dans le milieu de peloton haut. Voilà, c'est fou, hein Ils son... monopolisent la quatrième ligne, c'est bien quand même. Mais ah. c'est ça, ils font la quatrième ligne. Alors après, évidemment que Franck, en coulisses, ça attend. il y avait les nouveaux patrons. Il fallait... Oui, il y avait Rory McElroy. On Rory, et... Rory et Anthony. Euh, Rory McElroy et Anthony Joshua s'étaient effousés. C'est quand même une bonne histoire, ça, tout ça, à vendre. Bref. Heureusement que la, la NFL a repris. Comme ça, on ne verra pas Pat euh, Mahomes, <rire> on ne verra pas... Euh... Mais... on ne verra pas donc, le Peter Swift. Swift. Ah <rire> voilà, euh bon quand une fois je suis abattu. Abattu de chat battu. C'est pas Fernand. <rire> <rire> J'étais ce que j'ai vu moi je viens communiquer on me dit ah oui Pat Mahomes et le copain de Taylor Swift investissant à l'affiche je me souviens pas vrai Alonso en plus il a mis des billes alors qu'il peut plus blairer l'équipe. Je vois ça. <rire> en fait, je me suis je me suis trompé. Euh, c'était c'était pas le cas. c'est vrai que ouais, cette voiture alors après en course, c'est quand même ah enfin, oui en gros enfin un week-end un grand prix où il est il est là il fait son rythme tout le long et puis autour bas ça il s'était un peu décroché par les gens devant il décroche les gens derrière et voilà il s'était très, dans, ils dans son très coin, ouais. voilà ils sont très seuls en fait chez en... Alpine euh... dommage pour l'accrochage effectivement de départ entre Ocon et Piastri qui, qui coûte qui coûte cher aux deux mmh. ah, c'est assez long de course hein. Ça, ça arrive malheureusement euh bon de façon euh, Alpine ne joue plus rien en championnat clairement hein. euh à euh, l'échopée McLaren comme il le voulait encore il y a trois ou de courses je crois ils ont un, un petit peu oublié maintenant hein. voilà donc euh, ils ont heureusement assez d'avance sur sur leurs poursuivants derrière notamment donc euh, ça va finir tranquillement la saison ça va préparer la suivante euh nouveau ingénieur euh, pardon nouveau directeur technique moteur qui a été euh, qui a été nommé donc Eric Meignant donc un ancien de Mercedes et Ferrari Ah oui. donc euh, intéressant donc malheureusement pas pour ce moteur là puisque vous savez que ces moteurs là sont, sont gelés jusqu'à fin 2025 euh, à part en termes de fiabilité si jamais, il y a vraiment un souci qui se déclarait mais maintenant avec une saison de recul on, on peut se dire que ces moteurs là sont vraiment fiables maintenant il à... ouais, euh, mm. y a très peu de pédalité même sur la grille il y a très peu de raison de devoir retoucher un moteur même voilà les, 30 de dé... les 20 30 chevaux de déficit que, que Alpine a mis en avant devant la commission F1 euh, bah malheureusement c'est pas retenu donc euh, ça confirmation il y aura pas de de retouches autorisées pour Alpine sur son moteur donc euh, ça restera ainsi donc euh, donc Eric Merino travaillera surtout sur le moteur 2026 effectivement voilà, pour la dernière news sur, sur Alpine et on, ouais effectivement on dit aussi pensez-vous que Pierre Gasly prend lentement mais sûrement l'ascendant sur Ocon Non. Ouais, d'accord on... parce qu'Ocon était encore Tienne, ça... un peu plus rapide en qualif récemment mais en course au code a toujours un meilleur rythme oui. euh, il était devant en gaslit quand il abandonne à Singapour il finit devant au Japon et au Qatar et là bon il abandonne trop tôt pour fonçage, donc mais euh, le, le duo est très homogène je pense qu'ils ont des pilotages très bon proches ils, ils ont un niveau bien. qui est très proche euh, les deux roulent très très bien et, euh, ça et apparemment globalement l'entente est excellente entre les deux parce qu'ils euh, font avancer l'équipe dans la même direction et, euh, et on voit parce qu'ils progressent tous les deux à un rythme à peu près similaire donc euh... Moi, je suis euh... Ocon n'a vraiment pas de bol, il y a beaucoup d'avendons cette année et beaucoup sur pas de mécanique, mmh. euh, mais globalement euh, les pilotes sont irréprochables à peu de choses près, toujours quelques petites erreurs dans une saison, mais ils font euh, tous les deux une excellente saison, et je pense que si Alpine donne autant cette impression d'être euh, d'être tout le temps au même endroit, c'est parce que les pilotes sont une constance euh, qu qui ne se retrouve pas ailleurs que ça, il nous dit frérot, mais pas de bol. C'est un peu ça. Euh, <rire> mais, mais finalement, ce que tu dis, Manu, est intéressant parce que ça se trouve, le, le frérot, mais pas trop, hein, la, la, la rivalité euh, née ouais. euh, jeune de ces deux pilotes-là, il y a peut-être du fait que ils sont arrivés en même temps, enfin, ils étaient en... Donc, en même temps, et ils faisaient la même chose, parce qu'il y avait le même style de pilotage. mais même... Et puis, ils n'avaient pas, pas, pas les mêmes soutiens, donc il y avait ce côté un peu frustration d'un côté, euh, incompréhension de l'autre, tout ça. Mmh. Mais il faut pas oublier que c'est des gens qui ont vieilli Aujourd'hui, ils ont tous les deux un âge euh, ils, ont, ils ont tous les deux de l'âge et de l'expérience. Ils ont tous les deux une victoire en F1, donc il y a moins cette pression. Euh, et, en fait, la dynamique est totalement différente. C'est ce qu'on disait depuis le début de saison. Il n'y a pas de raison que ce soit euh, le carnage comme c'était en, en karting ou à l'époque du début de monoplace, parce qu'en en fait, ils ont tellement tous les deux accompli des choses. Ils ont des podiums, une victoire chacun. Il n'y a, a plus cette pression. là L'étape suivante, c'est le titre mondial, mais aucun des deux n'en est proche. Donc, il n'y a pas de raison de se tirer dans les pattes pour essayer d'être le meilleur, en fait. Ils l'ont fait à Melbourne, juste histoire de dire, on l'a fait. Ben ouais, voilà ouais. À Melbourne en Hongrie, ils de dire, voilà, on s'accroche quand en même. Fait, arrivé, <rire> Des Des en fait, c'est au code d'arrivée, il a dit, qu'est-ce qu'il en piste Allez, <rire> allez, ça va être rigolo, ils vont sortir les gros titres, et <rire> bien comme ça, on va on passer à autre chose, ce sera sympa. Euh, effectivement, oui, le titre, il n'en pas loin. Alpine a pour l'instant 606 points de retard sur euh, sur Red Bull. Hein, donc... En cas courses c'est hey, On sait jamais, hein, tu sais... Euh non parce qu'en plus ils sont dans les clous sur le sur le, le budget capé ouais. non, ouais. je sais pas je... il y a pour le, le 25, le 25 points par tour parcouru on est assez libre voilà, il y a peut-être oui parce que Dominique Cali va mettre ça en test il va dire les deux titres sont joués on va pouvoir tester les trucs on rappelle donc Alpine a pour l'instant 136 points de retard sur Aston Martin et 74 points d'avance sur, sur Williams donc Normalement la 6e place du championnat est pour eux, hein, ça devrait même euh... ne pas participer, je pense que. Oui, <rire> je pense que c'est un... tranquille. Je crois qu'il est doublé de William jusqu'à la fin de saison, c'est pas prévu. Donc ça. Euh, ça devrait une euh, ça problème. devrait aller. Oui. Euh là nous disent ils ont moins de points à deux que Perez tout seul, c'est fraude. Ah oui, non mais c'est c'est moment donné ah. <rire> c est... C est, voilà, il faut quand même se respecter. Bah attends, parce que Perez du coup, il a, il a au total avec oui, 240 points. Ah, Perez a 4 points de plus qu'Estote Martin. Bon, Assel Martin a aussi surtout marqué des points avec un peut-être plus... Mmh. Euh, mais Perez n'est qu'à deux points de McLaren, finalement, donc non, il fait, fait une belle saison. Il est très... Euh, très correct, mais euh, voilà, on verra, effectivement, ce que ça donnera pour Alpine, mais... Il y' a pas grand-chose à dire, en soi, sur ce... sur ce week-end, outre les, les nouveaux investisseurs. Oui, Manu On compare pérez et l'épisode Alpine, mais pérez a 10 entrées en Q3, con en a 9, a 6, il en a 8, donc... Euh, mmh. Et ils ont pas la même voiture. Eh oui, mais c'est pas la Q3 qui compte, Manu, c'est les résultats en course et de, ce point de vue là c'est pas voilà Alors on peut les comparer, comparer si vous voulez mais <rire> Perez a pas beaucoup plus de podiums sur la saison que Leclerc quoi c'est un peu le <rire> c'est un peu le gros souci euh, c'est vraiment euh... vraiment difficile oui non mais oui mais pas non plus hein ah. mm. Verstappen on en a 10 fois plus limite <rire> Et par exemple sur les dernières sur les quatre dernières courses Perez marque 21 points et si Marc marque 19 <rire> Elle est peut-être là la vraie bataille finalement <rire> c'est peut-être là <rire> qu'il va falloir se se concentrer, euh, tiens, on met une petite photo de l'Alpine la, parce qu'elle est jolie voilà c est, c est... Oui. par pur plaisir personnel j'aime bien l'Alpine avec ce museau voilà. et puis même le bleu et le rose finalement ça passe pas mal mais oui <rire> le mec oui. qui est prêt à tout concéder Allez. Et Allez. Et puis, en, en tout rose elle est mignonne la voiture donc, exemple, ah bah, ça, elle, elle, est, elle est jolie, jolie ça, ça, ça, ça, ça se passe, passe bien euh, pas euh, et, et, Emmanuel tout rose d'ailleurs bien sûr ce <rire> évidemment très, très, très. Euh, Aston Martin alors Eh, jusqu'à ah oui. jusqu jusqu'à dimanche midi heure locale, catastrophe. Oui. oui. Et puis le la course. On ne sait pas pourquoi la voiture avait du rythme. Euh, puisque techniquement bon. l'Androstrol termine 7e après les, les deux disqualifications abandon de Fernando Alonso qui a rasegné. Alors j'ai pas compris pourquoi on a vu quasiment tous les dépassements de Fernando Enzo en temps réel, machin en replay, en truc le, le, le réalisateur de toute façon, il avait trois pilotes à regarder ce weekend, c'était Verstappen, Alonso et Sargeant ne mmh. me demandez pas euh, me demandez pas pourquoi je, je pense qu'il savait que ce serait un bon candidat à des, euh, des dépassements en partant si loin et en fait il euh, faut savoir que Aston Martin est revenu sur la spécification Qatar pour Alonso c'est très embêtant, et, euh, ce qui est très très embêtant. mais Stroll avait la spécificité euh, la spécification pardon euh, états unis et ça n'a pas mal du tout fonctionné en, mais pas entièrement en je crois hein. je crois qu'ils ont quand même remis des enfin, ans il y avait beaucoup de réglages connu, sur tout qui ont mais Ils ont dit de euh, façon ouais. on, en gros on va faire un hauline sur un gros changement de réglage pour pour approcher j'imagine la voiture son comportement de, de de du Qatar avec les nouvelles pièces mais euh, mais bon ça va pas mal marché. donc moi je suis pas inquiet pour Aston Martin de toute façon ils sont dans une phase complètement descendante la voiture est abandonnée depuis longtemps et ils sont en mode laboratoire géant depuis maintenant euh, 5 6 courses donc euh... ouais, mais le laboratoire il marche pas <rire> Pas on si on peut pas grave. savoir on peut pas savoir en fait les amène une grosse avec les évolutions jusque là étaient pas terribles mais cette évolution là pour moi il faut lui laisser du temps en fait ils ont amené sur un week-end où il y a un sprint et il faut pas oublier que vendredi la seule séance d'essai libre Stroll ne roule pas et alonso avec mm. le trafic et tout et les réglages changements que ça il fait si tout rapide donc ouais. il a ils ont quasiment aucune donnée avant de, de disputer le week-end là où les autres ont beaucoup roulé encore une fois les autres voitures ils font quasiment euh, 30 tours chacun euh... et euh... Quand quand on a les gros chevaux, ça fonctionne quand même pas mal. Je pense à Mercedes ouais, ce qui a réussi à faire beaucoup de de roulage, mais c'est vrai que le, le vendredi le, les essais libres de d'à Saint-Martin compromettent intégralement le weekend. Ouais, les deux sujets chez à Saint-Martin, c'est clairement c'est développement, voilà, donc à voir ce que va donner ce ce package et effectivement pouvoir s'y... Euh s'ils arrivent au moins à retrouver une direction qui est euh, correcte, voilà, parce que oui. c'est comme le but, c'est pas non plus de, bah, pour, de développer pour développer, parce qu'on a tout abandonné sur 2023, au contraire, c'est comme tester un peu de choses pour 2024, donc le fait que ça ait marché un peu sur la voiture de stroll, ça doit, être, ça doit rassurer, donc je... Mike Crack a, a l'air de dire que tout, tout n'était pas à jeter sur cette évolution, loin de là même au contraire, donc, là il y a des données qui vont être analysées en profondeur pour, pour le Mexique, Et l'autre sujet pour moi, c'est clairement l'Anstrol qui est arrivé euh, jeudi dans le paddock d'Austin, d'une nonchalance, une, une... qui n'avait vraiment pas envie de répondre aux gens, qui n'avait pas envie de répondre en conférence de presse aussi. c'est euh... Ça devient euh, gênant. Euh, donc Je sais pas quel point Mike Crack peut recadrer le fils du patron. Mais euh, heureusement que le week-end se termine bien pour lui, parce que si, ça, si en plus ce dimanche ça avait été une course catastrophique, on ne oui. serait pas ce qu'on aurait retenu le week-end de l'Anstrand. Parce que mm -hmm. franchement, jeudi, c'était à envoyer bouler euh, le présentateur officiel de la, de la conférence de presse de la F1 sur quasiment toutes les questions. Je crois que si on prend l'ensemble de ses réponses à toutes les questions qu'il a eu doit même pas faire un paragraphe de ce que les autres ont dû répondre <rire> à un moment ou un autre c'est euh, ouais ça, ça devient ça devient très très très très gênant je veux dire on a un pilote qui, qui a pas envie et qui est protégé par son par son père hein, clairement euh, et qui fait un peu l'enfant gâté hein. enfin qui refait l'enfant gâté parce que mmh. parce que ça ne, parce que ça ne fonctionne pas bien pas, pas, pas beaucoup mieux donc euh, je sais qui, pas si pas fait je... remonter les bretelles après ça mais qui et... dimanche fais un beau grand prix en fait c'est cette voilà c'est un très beau grand prix de stroll hein. Ouais, euh, vraiment euh, je... euh, il oui. Enfin, je sais pas si Alors, je rappelé, il était une dizaine de secondes d'Alonso avant l'abandon, mais oui, ouais, oui. ça reste par rapport à ce qu'il a produit vrai. ces dernières semaines. C'est vrai, parce qu'Alonso est devant après le départ, en fait donc en plus, je pense qu'il a plus euh, plus rapide. mais Moi, je, je maintiens Stroll, je sais pas s'il fait l'enfant gâté ou s'il n'est pas en, en gros burn-out sage dépression. Hein. Je pense mmh. que la santé mentale de John Stroll, c'est un vrai souci aujourd'hui. A euh, mon avis, il faudra du temps pour qu'il aille mieux. Euh, des performances, malheureusement, il les aura pas. C'est vrai que le, le, le, le cercle vicieux peut être vraiment énorme mais euh, mais oui moi je, je, je si la saison 2024 2023 ça se finit comme par exemple le Qatar et que 2024 en plus ça, ça, ça, ça se déroule pareil je, je sais pas dans quel état on va retrouver Landstroll en fin de saison prochaine mmh. ouais, ça va être ça va être compliqué donc on souhaite quand même que ça aille un peu mieux pour Aston mais là ouais, il va falloir euh, ouais, j'espère qu'effectivement en interne ils mènent toutes leurs enquêtes, ils font voilà, toutes leurs analyses comparatives pour avoir une bonne voiture dès euh, début 2024 parce que La chute est même... enfin ils sont 5 du championnat maintenant ce qui est... oh. ce qui aurait honnêtement été inenvisageable au début de saison. Euh mais bon Étia mais... après après la oui, qui finait faut... 5e, ils, font... ils font une super saison quand au global mais mais la ouais. deuxième deuxième partie de saison est vraiment catastrophique. Et, et quand j'entends Mike Crack qui dit non, non on va résister à McLaren encore il y a qui a pas ce grand prix là mais lui le, le, le, le grand prix d'avant, la blague. Voilà, ça, parce que enfin, en fait le problème c'est que là Aston Martin je retrouve un peu comme fin d'année dernière C'est-à-dire que à la fin de l'année oui. dernière, ils faisaient ses entrées dans les points et euh, voilà. Mais c'était conçu euh, c'était vu comme exceptionnel compte tenu d'où ils partaient en début de saison, donc bravo super développement. Et maintenant, ils refont à peu près les mêmes choses, les deux voitures étaient quand même bien en Q1 ce week-end, par exemple. Euh même si c'est des circonstances, mais du coup, ils font des entrées en, en, dans les points voilà, euh, deuxième moitié des points, on va dire. Et c'est exceptionnel compte tenu d'où ils étaient en début d'année où ils étaient beaucoup plus haut. Donc euh, voilà, c'est Et quand même euh, bon, c'est ça n'a pas été voilà, le développement n'aura pas été la force d'Aston Martin cette saison contrairement à l'an passé. On est quand même pas à l'abri qu'ils qu arrivent pas nous faire une ou l'autre surprise parce qu'au Qatar, ça commence quand même pas mal pour Alonso. Donc voilà, il peut quand même se passer encore des, des bonnes choses, c'est pas non plus euh, complètement acheté. Mais en tout cas, ce week-end c'était pas euh, c'était pas génial. Le dimanche sauve un petit peu la mise quand même avec euh, avec un, un assez beau grand prix. Fin de fin de série pour Alonso d'ailleurs qui euh, fait que maintenant aucun pilote n'a fait toutes les Q3 euh, cette année ce qui montre qu'il à quel point ça se resserre aussi en Formule 1. Mais c'était fort quand même à d'avoir les toutes les plus trois euh, après 17 compris, c'était déjà une belle ouais. une belle perf. Maintenant messieurs, nous allons quand même commencer on se métonne qu'on le fasse aussi tard, mais on va quand même parler des, des voitures qui ont réalisé les deux meilleurs tours en course. Euh, donc <rire> non mais ce grand prix. <rire> Yuki Tsunoda qui alors a vu la 10e place, ça fait nana Moi j'en ai marre. Je marque pas des points un par un. Donc mm -hmm. il est allé a le meilleur tour en course. Alors finalement avec les disqualifications, il marque 5 points d'un coup. Euh, puisqu'il finit 8e <rire> et il marque le, le point du meilleur tour. Daniel Ricardo avait le meilleur tour jusqu'à jusqu'à ce moment-là. Bon par contre, suivi dernier <rire> plus, euh, Ricardo, c'était plus Ricardo plus de rythme à la fin, apparemment il avait des dégâts sur sa voiture. Ouais. Et puis et puis la stratégie en plus, elle a pas aidé avec un nouvel arrêt alors que mais, mais moi je trouve quand même AlphaTauri fait un super week-end. On a pu mettre Tsunoda dans une position où il a pu faire un arrêt au stand gratuit en étant dans ouais. les points, ce qui... Et euh bien et je pense qu'ils ont testé justement le l'arrêt de Ricardo pour euh, mettre les softs c'est pour tester que la voiture avait le rythme même celle de Ricardo avait le rythme au meilleur tour en course s'il il faisait vu que Tsunoda avait une voiture qui était en bien meilleure euh, performance et condition il savait que c'était possible donc c'est vrai que euh, ça a été un week-end très très solide de la part de Tsunoda Ricardo est très déçu de son week-end global au global il a dit que la forme de enfin sa main n'avait rien à voir là-dedans mais qu'il était euh, ouais, il était pas c'était pas terrible il était conscient de ses lacune, pour autant il n'a pas non plus été ridicule en performance pure euh, pour un pilote qui a pas roulé depuis septembre mais euh, mais ouais Sonoda euh, quand quand tout fonctionne, ça fonctionne bien hein, globalement mm. il fait une belle saison hein, ouais, ouais, ouais franchement c'est très bien bon après, Richardo revient sur un weekend sprint en plus effectivement, avec une voiture évoluée par rapport à celle qu'il avait testée euh, qui a même carrément beaucoup changé hein, parce qu'il euh, y a eu des grosses grosses évolutions à Singapour, ensuite encore d'autres changements de plancher je crois que c'était au au Japon pour 14 je ne sais plus. Euh, donc une une une F1 qui, je peux dire qui n'a rien à voir avec celle qu'il a piloté euh, peu de temps avant sa, sa blessure à la main mais qui a bien changé quand même et que Tsunoda d'ailleurs a en sensé. Donc euh, donc il doit, il doit y avoir un vrai changement de comportement pour qu'effectivement, effectivement la qu l'AlphaTauri puisse remonter comme ça. Euh, beaucoup plus proche du top 10 et même être bien dans le top 10 sur ce grand prix donc voilà ricardo sur un week-end sprint où il a qu'une heure de ses livres pour la découvrir c'est pareil voilà il fiche ses réglages euh, avec une, une place qui, qui redécouvre entre guillemets et après plusieurs mois d'absence plus des évolutions donc voilà soyons soyons aussi un peu indulgents avec, avec richdo là dessus parce qu'il a effectivement en performance pure après sur un tour il n'était pas ridicule euh, après bon, effectivement les circonstances de course ont fait qu'il a terminé euh, qu'il a terminé beaucoup plus loin mais voilà bien bien pour AlphaTauri d'avoir réussi à mettre euh, comme tu dis l'écart suffisant pour voir tenter ce, ce, ce meilleur tour et le privé de est privé de, le, la, la joie de <rire> bon ver s'il mmh. pas pu le chercher hein, voilà, ça, ça. Je, pense ouais, ouais, je, je pense que chez Alphatoris je pense que chez Alphatoris ont eu le go de la part de Horner en disant c'est bon pour y aller <rire> <rire> Amuse, amusez-vous prenez-le parce que Max cette fois-ci là il pourra pas donc euh... Non, non c'est euh, assez fun que ce soit l'autre équipe Red Bull qui le récupère à ce petit jeu là et oh, ça a fait plaisir pour pour pour Yuki, c'est bien. Mmh, voilà. oui, bah, bah, Yuki, donc, je pense quand ouais. même qu'on finit 9e du championnat. Ils sont plus qu'à deux points de As. Oui oui, c'est fort possible d'ailleurs. On verra ce qu'on va le faire. Euh, je pense. Je pense que c'est jouable pour eux. La 8e place d'Alpha Romeo ça va être compliqué parce que 6 points en cas de grand prix euh, ça me paraît quand même encore un peu un peu limite mais on sait jamais hein. Ouais. Mais, mais surtout qu'Aformon oui. était plutôt bien sur le week-end précédent, moins sur ce week-end là ouais. donc euh, attendons de voir sur les prochains grands Prix ça c'est un oui. peu mouvant dans cette zone là du, du ouais ça tour. bouge, alors que pourtant euh, c'était à a 5 courses on avait l'impression que tout était très arrêté ça. Euh, et là ça, ça rebouche parce qu'AlphaTory développe pas mal euh... mais AlphaTory on, on a est à 3 évolutions de... majeures depuis la euh, la reprise et c'est vrai que c'est très bizarre parce que c'est une équipe qui développait pas trop qui avait l'air un peu pauvre avec sa voiture Et là, ça fait trois packages importants qu'ils amènent. 4, tout bizarre, bizarre, on l'a un peu l'explication. Oui, oui On sait qu'il se calque maintenant très fortement sur la Red Bull et que toutes les synergies qui n'étaient pas exploitées aux grand dames d'Edwood Marco, maintenant, c'est euh... vous allez suivre là. le concept de Red Bull, vous allez suivre là. ce que vous ce que vous pouvez prendre chez nous, vous le prenez, et puis c'est de là mmh. que ça vient. quoi Ils commencent à l'adapter à cette voiture-là. avant prochain, de... elle aura des suspensions de la Red Bull, elle aura... C'est quasiment vais... sûr, oui. Voilà donc euh, donc faut pas s'étonner non plus que que ça que ça, que ça sorte assez facilement assez rapidement et assez euh, performe de manière assez performante. Williams messieurs. Très oui. bien aussi. What ça the 1 km le premier point de le oui. Grand Saint en formule. 1. Bon, voilà, tout, tout. voilà. grâce à des, à des disqualifications mais pas ridicule Saint donc bonne F9 90. Mais bon euh, bon compris et en fait Vous disiez tout à l'heure, on le voyait tout le temps à la télé, oui, mais alors ça, on le voyait, mais pas juste, histoire de nous montrer l'Américain qui roule. On nous le montrait parce qu'il se battait, il dépassait des gens. D'ailleurs, oui. je suis désolé, euh, dernier, le dernier secteur du circuit, il le fait quand même en, en mode miroir, très très fort, je veux dire, parce que si vous' n'avais plus <rire> cette magnifique caméra embarquée, je ne sais pas pourquoi, la caméra était inversée. Oui. Euh, c'est quand le dernier virage est devenu un virage à droite, je me qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> C'est très, très étrange. Euh... Il, il, a, il a sûrement fait son meilleur week-end de la saison, hein, Sergeant, je pense que c'est... Oui. Euh ça fait, fait aussi bien par rapport à Albon depuis depuis son arrivée et là pour, moi, il a, Albon. Et là pour ouais. moi ils ont il là il a enfin réalisé ce que william sud demande euh, dans oui. les fameuses les fameuses directives qu'on lui a donné pour cette fin de saison les objectifs à atteindre je pense que là il te commence à les atteindre dommage que les points soient sur tapis vert évidemment surtout à domicile mais bon sûr. ça reste des points ils sont ils sont mérités ils sont ils sont acquis euh, non à et puis la william, Williams william plus, plus, plus qu'il fonctionne sur un circuit sur lequel euh, bah, on ne' est pas non plus quoi je veux dire Ça y est, enfin voilà, enfin enfin, je me dire ça tous les grands prix mais enfin, on a un peloton qui est hyper compétitif partout mais c'est voilà, une Williams qui est compétitive à Austin. Je dire l'année dernière, même l'année dernière on en rêvait pas quoi. Je veux dire c'est des, des enchaînements de virages rapides, ça, ça ça leur va maintenant bien aussi ce genre de circuit. En Q1, on a quand même 19 pilotes en une seconde c'est euh, mmh. et le, le 20e est pas loin, il y a une seconde de donc c'est oui, une seconde une une même. C'est correct. Hein. C'est euh, hallucinant à ce point-là parce que finalement maintenant les pilotes se cachent plus trop, alors il y a, les voitures sont un peu plus rapides en Q2, Q3 mais c'est pas euh, euh... Ça veut dire que même si tout le monde roulait à fond en Q1, il y aura pas plus d'une seconde et demie sur tout le peloton, ce qui est euh, ce qui est hallucinant par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Mmh. Donc euh, du coup les ouais, du coup les 20 titulaires de la saison ont marqué au moins un point. 50 okay. est dernier, donc maintenant on restera voir si Richard arrivera à marquer au moins un avant de voilà pour que les 21 pilotes qui auront participé à cette saison au moins chacun un point et, et non Franck, car il y a eu 22 pilotes cette saison parce qu'on a mis très vite, vite mais... <rire> certes il fait de la Formule E maintenant mais Nick Debrise était là oui, mais il a marqué des points ah Debrise n'a pas marqué des points Ah non Il y a bien 10 ouais. pilotes 20 pilotes qu'on a marqué mais c'est parce que c'est Lawson qui en a mis euh... Exact, ouais. Lawson. Euh, voilà. mais, mais non, Nick De Vries... Il a non, De Vries n'a eu... pas marqué de points. Non, non, aucun point pour pour Nick De Vries. Mais, mais, mais à culpa, cool je, je, je fatigue. <rire> mais... cest dire que De Vries n'est pas non plus Pilate qui a essayé de le souvenir les plus impérissables. C'est ça. Non, pour moi, il avait marqué au moins un ou deux, mais c'est vrai que... Non, non, sur le début de saison, quand ils sont tous les deux, euh, Alphatorie marque trois points et c'est Tsunoda qui les, qui les inscrit. Alors ah oui, comment on me dit Pardon, oui, c'est la, la voiture médicale qui a marqué des points de Liam Lawson d'après un petit... Euh petit tableau qui a été montré par la femme. Oh bah ça hey, c'est la fin de saison pour tout le monde. Hein. Ouais, tout le monde est crevé. D'ailleurs, c'est tout le monde qui fait des conneries et tout, et ils disent pas, mais c'est parce que les gens sont fatigués. Oui. Ils n'ont <rire> pas juste marre, les gens. De, le, mec, il, le mec qui était dans la caméra casque de sergent, il appuie sur le mauvais bouton, il dit, il y a là, là, là, là, il la Ça, ça va plus du tout donc, euh, donc non non c'est voilà quand à un moment donné quand les conneries vont commencer à arriver des spas dans les prochaines années vont dire bon oui il <rire> y a peut-être un ouais. si un on arrêtait maintenant Las Vegas ils sont fous l'année prochaine à Las Vegas fout, là ça va être le feu ça <rire> va ouais. enfin, euh, parce que c'est beau parce que j'espère que chez NexJane vous serez debout évidemment pour la fermeture de la pitlane c'est à dire 2h12, l'heure française, suivi des 4 hymnes nationaux, des 3 prières, du défi de Monster et, Truck. <rire> et Mercedes a dit que Las Vegas avait prévu un budget marketing énorme et qu'ils allaient faire des choses pour leurs guests et pour euh, le Grand Prix qui était euh, sans égal à ce qu'ils ont fait jusque-là. Donc ça montre que les équipes ont totalement embrassé ce que va faire la F1 de Las Vegas. Ça va être... Je pense que ça va faire passer Miami pour un truc sobre. Ah oui, bah non, mais, non, mais de toute façon ils vont de pauvres faire... de pauvre la pla euh, je, je me rappelle qu'ils vont quand même passer devant une sphère de d'écran de' enfin, 20 enfin voilà' juste dans le côté ouais. sobriété énergétique tout ça ça va être bon, euh, il a rien ça... à voir avec le grand prix hein, non non bien vrai. sûr bien sûr mais ouais. j'ai vu euh, du coup ça vient d'être inauguré euh, avec un concert de du tout oui ah oui voilà ah, passé pour bono euh, qui est un grand écologiste dans l'âme aussi putain alors par contre quand tu à l'intérieur il faut venir avec de l'écran total hein, parce que le truc ça tape c'est quelque chose d'ailleurs parce qu'il y a une, <rire> une <pub> Xbox le <rire> machin était vert fluo je pense que ça allumait euh, tout l'état du Nevada ça va être euh... le seul grand prix nocturne où ils vont tous avoir les lunettes de soleil mais ils <rire> nécessaire et ça ça va être quand même grandiose euh, mais non non vous allez voir c'est euh, ça, ouais, ça va être à mon avis euh... c'est pour le coup vraiment un grand prix à vivre sur place je pense C'est ah oui. le ah coup, oui. comme il y mis d'ailleurs ça va être vraiment sympa sur place aussi mais et pour le vivre sur met, place mais ça... les budgets ouais, ça, voilà, ça, ça coûte 17 années de salaire ouais. donc effectivement euh, voilà c'est peut-être pas tout de chez moi je pense, pense que les photos euh, quand ils vont passer devant les fontaines du Bellagio et tout ça là ça va être quand même assez ouf. Ah. Euh. Alors Michael ça te coûte 17 années de salaire à toi 16 à mois à menu c'est de 3 mois oui, non, mais... <rire> oui bien sûr oui non mais ça <rire> encore... ah, on avait dit qu'on arrêtait de parler de mon, mon but, budget de budget Faramineux que je coûte. Ça me... <rire> Ça, ça me coûterait 9 ans de charge salariale de Manu, si tu veux, voilà, que je vais <rire> dépenser tous les mois, c'est très, très difficile. On ramène que c'est chaud, hein, si jamais. Oui, oui, gens... oui, parce que des gens vont dire, oh, mais vraiment, ils n'ont oui, pas marre. c'est pas 9, c'est 8. <rire> vrai, voilà. Et si le exam nous dit, hâte de voir les prix des repas, non mais alors le truc, c'est que là-bas, voilà, ok, certes, ça coûte 250 000 dollars pour payer le les repas sont compris dedans. Euh, moi je suis sûr ils vont faire en essai libre il y, y aura un le guest haut, dans une voiture le hot dog est offert voilà, <rire> le, le dog le, le coca le coca format small c'est à dire 2 litres et demi l'aura offert <rire> le, <rire> ne vous en peine pas <rire> c'est très très bien Doriel Butcher nous dit le circuit de Vegas c'est vraiment plaisant l'oval mmh. qui, qui est sympa effectivement avec des, des virages ah, mais je, je pense que ça va être adapté à, à faire un bon spectacle de formule hein, le circuit de Vegas oui il devrait J'ai lu des, des avis de pilotes qui parlaient de faible appui aéronomique. J'aime bien le concept du circuit urbain où ils vont mettre les ailerons de Monza dessus, ça va être chouette. En même, même, même temps, t'as être... 6 km de circuit, donc 2,5 km d'une droite, donc c'est un, un Baku plus-plus quand même. Ouais. C'est un, un Baku sans, sans zone sinueuse. Mais... C'est un Baku ouais. monzaifié, on va dire. le <rire> bon. Il faut laisser sa chance au produit, comme d'habitude. Oui, oui, tout à fait. Quand ça s'en vendra dans public à 350, <rire> on aura, il finira se plaindre plus tard. Et oui, mais là. il n'y pas de public. Et je pense mauvaise langue, le circuit est homologué. Ok oh, bah, oui. <rire> oui, alors franchement, Manu, quand je suis disons, sûr. Remember uh, Weber Valence, hein, quand même. Hein je, bah, Manu, je suis certain un... qu'avec... Si j'avais le budget, je pourrais faire homologuer un circuit de F1 dans mon 35 m². Je j'en suis convaincu Ah, euh... Si tu graisses bien la pâte à MBS, tu dois pouvoir. Il n'y a aucun problème. Euh... C'était c'était évidemment ironique, puisque je ne vois pas comment on, est, on inaugure un homologue ces circuits euh, comme Bakou. De la température dans le désert, pour interrogation et point excavation, il devrait faire 4 euh, degrés non. au départ de la course. Ouais, oui. C'est à minuit, que... ou à 22h la course. Est-ce mais... euh, que les mecs, oui, avec minuit. les doudounes Et les lunettes de soleil, du coup. Ils vont être avec les doudounes, ils vont plus, plus en pouvoir. Euh, et, ah, non, et petit donc, petit comme les pneus, ils ont vraiment peur pour les pneus à 5 degrés. Wow. Ouais. Ça, va chaud. ça va être chaud. Ça va être froid. froid. froid. froid. C'est du Barcelone, euh, Barcelone avec de la neige. Et puis, <rire> ouais. le problème, c'est que quand tu as 2 km de ligne droite, euh, les pneus refroidissent. Ah oui, oui. oui. ça c'est sûr que ça va pas... Parce que Barcelone, au moins, tu as plein de virages rapides qui font que c'est facile de les remettre en température. La ligne droite d'un kilomètre 4 qui fait le départ, euh, les pneus... Euh, pour C'est l'Andono, c'est qui disait qu'ils sont en train d'évaluer déjà qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau des gants euh, des espèces de de chauffer intégré machin pour qu'il n'y pas les doigts qui gèlent parce que euh, si vous avez déjà fait du, du karting en hiver, c'est compliqué. Alors tu imagines quand le vent, il arrive à 320 km/h sur tes doigts, là c'est ça ça refroidit euh, très clairement. Donc euh, on dit après après le départ ça va être drôle entre parenthèses non, vous auriez pas mis les parenthèses. <rire> Moi, je trouve l'idée extrêmement drôle moi. enfin c'est con mais ça va faire voilà ça faire un cercle, ah ouais, un fait un circuit en fait ça va être, être le meilleur la meilleure chance' cette année de, ré de résultat improbable ça c'est sûr ah oui là ça peut vraiment être euh, être le gros n'importe quoi hein, donc euh, non, non moi, je... on m'a laissé sa chance au truc alors après effectivement il y a grande chances que dès le deuxième tour on soit épuisé parce qu'il y aura eu tout le toutrsavant mais bon ça c' est... ou qui a drapeau rouge parce qu'il y parce'il énorme carton aussi c'est impossible oh, bah, ça va le premier ouf Premier virage, c'est une pas ça va. On en bouffe au moins pour 10 ans, je rappelle que c'est Liberty Media qui est l'organisateur et le promoteur du Grand Prix, donc on n'est pas prêts de le voir et sauter. Que, et et qui pensait que ça allait leur coûter 250 millions, mais ça leur a coûté 650, donc il va falloir rentabilité Oui, comme, comme, comme tous les projets urbains, oui. ça, tient, ça tient jamais le budget. C'est les mecs qui ont dit, savez, le circuit de Madrid, on peut le construire pour 20 millions. On a oublié zéro, pardonnez-moi. Euh, et Slim nous dit dans le fait là ce qui surchauffe ses pneus, et pourquoi pas, ça tombe bien puisqu'on peut effectivement parler de Haas, mais voilà, hey, c'est leur chance. Ah, ouais. là, ils usent trop leurs pneus, ils chauffent trop, là, et de toute façon, il faire 5-2, donc là, c'est vraiment leur chance. Euh, bon, Hulkenberg terminé 11ème avec Lucien 14. Effectivement, sur le papier, on pourrait dire que l'évolution n'a pas apporté grand-chose. Je, je veux être positif, oui mais je suis désolé. Fin de course, on a Hulkenberg qui se bat avec les, les, les alphas et une Haas qui se bat en fin de course pour une position avec une l'autre voiture, je n'ai pas vu ça de l'année. Donc... On a vu on a vu moins chute en performance que euh, oui. sur les fins de relais et ça c'est très positif. La performance pure est pas meilleure mais de toute façon, c'est pas ce qu'ils cherchaient. Donc, c'est un peu comme euh, comme Aston, c'est compliqué de voir les les de de ce qu'apporte l'évolution mais euh, ça semble pas négatif déjà, contrairement à l'an dernier où l'an dernier ils ont amené une évolution, ils ont perdu en performance. Mm. Euh, cette année, en fait, c'est la techniquement Je pense que c'est la première fois depuis 2018 qu'ils amènent une évolution qui leur fait gagner de la performance. Donc euh, bravo parce que c'est comme ça vous un petit moment. Mais euh, mais oui, oui, non, je pense que c'est de toute façon ils sont en mode chantier aussi pour l'an prochain. Hein, donc euh, ils ont aussi déjà ils ont un concept de voiture qui fait qu'ils ils gâchent ils, ils annulent pardon leur le, le truc qui gâchait leur course jusque-là, je pense que c'est pour eux c'est objectif euh, réussi. Non, c'est ouais. Puis, on nous dit on me dit effectivement magnifique le passement d'une pas mal Nicolas colberge on une fois, avec du sang à perdre dedans euh, très très clairement et une colberge son dernier tour en qualif, c'est dommage parce que le deuxième tour, il remonte dans le top 3 grâce à son chrono hein donc moi ouais, il pouvait qu avait moyen de viser une Q3 euh, comme il fait souvent. Et puis euh, la voiture était jolie, livrée était bien, moi, je suis d'accord mais on voit ça quoi. C'est vrai. Tu es là William aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai que je l'ai pas oui, c'est vrai que pardon, sur la photo qu'on a montré, je voulais juste montrer les les immondes NFT qui a sur les long arrière de la voiture, mais le, le, le drapeau américain, était très joli. Donc, mmh. ça... Mais mmh. il faisait il faisait je le trouve très patriote. Tu sais, c'était vraiment le décor oui. et tout, ça faisait vraiment jour le drapeau que tu après le 11 septembre d'indire l'Amérique ne... ne meurt jamais, tu sais, c'était vraiment le <rire> là où bon, chez Red Bull parce qu'on en a pas parlé, mais il y avait aussi il y spécial chez Red Bull, là, ils avaient juste mis des petites étoiles machin, mais c'était très joli. Oui, on était très bien avec le c'est ah, cool. la première fois qu'on pouvait voir le bas du, du ponton qui est normalement couleur carbone et là il était peint donc on a pu voir un peu plus les formes entre le ponton et le plancher. <rire> on dit qu'Étienne Neway a, a, a je crois tenter de bourrer les urnes pour qu'une autre livrée gagne le, <rire> le le concours mais finalement voilà. On a on a pas encore le nom du vainqueur pour Las Vegas. Hein. Non non. Non. pas, j'ai pas vu quelles sont les, les propositions mais bon, on on verra en On avait vu ouais, quelques propositions, je crois mais... qu'il qui ah, oui, qui était avait pas celui qui était tout accès sur le thème casino. Oui, je crois ouais. qu'ils montrent les oui, les ils montrent effectivement les, les mentions mais pas pas ceux qui sont oui. encore en course. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont vu l'erreur qu'a fait Williams et sur livré Calf. Donc euh, <rire> voilà. <rire> non, ce qui est pas bas, c'est à chaque fois les livrets qui qui euh, qui sont gardés, c'est toujours des livrets faits par des gens dans le métier aussi donc mine derrière, ça montre que ils choisissent sûrement ceux qui sont les des les mieux s'intégrer, les mieux joli quoi. Après pour Miami, oui. y avait un très bleu un très rose, c'était voilà. c'était oui, super bien intégré Ça rendait voiture. bien. Ça rendait effectivement bien. Mais là, je trouvais que vraiment le enfin ça ça, ça épousait très bien la voiture et vraiment c'était elle était très jolie comme ça. Oui, un... envoyer un concept de bariolé totalement, j'ai ça aucune chance de passer donc oui. ça ouais. doit ça doit rester chez Red Bull en tout cas, ça doit rester soft. De toute façon, déjà, les templates qui donnent, c'est juste les pontons les ailerons et, et le, devant du cockpit, il y a pas tu peux pas changer la partie haute de la voiture oui. c'est le 8€. Il y a François sur YouTube tu dis Vous abordez le moto GP ce soir ?» Alors non, ça c'est jeudi. Hein. Là, nous sommes dans Grand Prix. Ça parle de F1, c'est déjà pas mal. Il est déjà 22h40, ouais, on va pas non. filer. MotoGP, moi, je, je vous dis au revoir. <rire> si, vous voulez, <rire> si vous voulez, vous pouvez. Il n'y en a pas sur la chaîne moto, donc. Voilà. Euh... <rire> et oui, mais Franck, je tiens à rappeler, la France a gagné ce, ce week Ça Ah bon ah bah oui ah oui Zarko ah oui ah ouais, je... ah, je... t'es français lui le canon pareil et eh oui et eh oui oui bah ça va et eh, euh... Fabio Cuartararo euh... oui bah, <rire> oui voilà ça va effectivement Francisco Magdaia ah non pardon lui ça c'est peut-être ne marche pas c'était <rire> oh, terrible euh, et du coup bah, la dernière équipe alors là autant vous dire que ça valait vite hein, parce que bon Alpha Romeo il était là Ah là, 12, et, 12 et 13 euh... un, petit, un petit huet sans tape peut-être ouais. comme ça <rire> encore une fois c'est un grand prix où tu vois avec les disques à ouais. tout le monde au prex parc des points <rire> sauf pas le qui fait 12 et 13 et qui il s'écroule ils, ils, euh, ils, ils ont dit que c'était pas grave par rapport au rythme au Qatar parce que Qatar c'était très bien quand même oui. là ils ont juste pas réussi à exploiter la voiture par la main d'un fenêtre de fonctionnement mais euh, pas d'inquiétude sur les pièces amenées au Qatar qui devraient fonctionner au Mexique donc euh, juste un week-end sans quoi voilà et comme... euh, Joe bah deux fois Bota en qualif oui Oui, mais, mais Bottas le bat le dimanche en course, là où ça compte, mais car les points en Formule 1 ne sont marqués que le dimanche. Mmh. Et un peu le samedi, parfois. C'est-à-dire oui. quand même que les plus belles images du week-end, c'est Bottas qui arrive sur une Harley avec... Euh, avec les petits chapeau derrière et... de cow-boy aussi. Ah ouais, en en aussi, temps. ouais. Moi, je wow. Il a battu Ricardo. Il est incroyable. Ah, c'est... Enfin, je... je... Je vais militer pour qu'il reste encore 4 ans en F1, hein. il y a pas de, y a pas de souci ah, mais si il reste 4 ans et qu'il continue à augmenter comme ça dans le dans n'importe quoi, euh, je serai que de voir ce que ça donne. Je, je mets un gros billet que l'année prochaine sera de sa dernière saison en ouais, F1. Oui, je pense que quand même de, de, de très grosse euh, très grosse Mais j'ai peur pour Vegas en fait, là. comment il va arriver à Vegas Parce que là il y a en Elvis. Non, bon, en face. Simplement, c'est obligé. Elvis sur la Emborate. <rire> <rire> C'est-à-dire hey, c'est un... il est finlandais. Oui, ouais d'ailleurs Borats, ça inquiète pas. C'est vraiment non, y quatre... bon. ça il y avion non mais oui non, mais il va arriver. tu es sa première année dis Il va arriver en hélicoptère comme Johnny tu sais. Il va arriver, il va arriver en parachute ou je sais pas il va il va faire n'importe <rire> quoi. Ah non, il l'a loué sur Harley pour faire Austin-Mexico après le Mexico il va jusqu'au Brésil <rire> il est en road jusqu'à la fin de la saison il va pas. faire Vegas à Abu Dhabi en, en vélo, en avec, en son vélo. Look, avec son look il va être recruté par un club de type Sons of Anarchy <rire> non mais je suis sûr t'es bon il va venir à l'Eurovision <rire> il faut comme il est beau je suis sûr là il va il va, il va il va arriver en Harley à Vegas mais il va se filmer dans l'avion dans les <rire> accélération avec la Harley euh, non, ça va être euh... il va descendre à l'arrière d'un avion cargo qui va atterrir à l'aéroport de Vegas oh, déguisé en Elvis sur une Harley ça, euh, avec voilà. des franges voilà donc vraiment euh... il est obligé de continuer à augmenter au à il va payer sa tête sur le dôme oh putain Mais oui, mais oh pourquoi oui. personne n'a eu cette euh, idée Alors je crois par contre qu'une campagne de pub sur le Dôme c'est 2 milliards, donc je pense que Bottas il n'a pas l'argent 2 euh... milliards Combien parce que lu, ouais. Mais non je ne vais pas crier 1 je veux bien mais Non mais je pense hein. que c'est euh, plusieurs affichages mais bon. Oui t'as le ouais, droit à gagner, tu passes oui, fois oui. dans le week-end <rire> <rire> <rire> <rire> Twitter.com slash Emmanuel Touzeau voilà, Le mec qui a mis 2 milliards, c'est bon il va avoir son Twitter affiché en grand pendant <rire> de, de, <rire> Manu, on, on, oui, on dit que c'est 800 000 euros de l'heure C'est moins chaque menu. Oui, c'est correct. <rire> c'est bon, c c bon, bon coup, du coup. Je tasque, je tasque, euh... Oui, parce que la, la structure a coûté 2,3 milliards. Ah par contre, par contre, je pense que la, la campagne quand même puisqu'ils sont restés un moment afficher euh, euh, Xbox et tout donc euh, que comme ça devrait ça coûter mais bon. Ça aussi plus la million. Oh mâche, mais mais Botas après s'il s'affiche euh, l'espace de quelques secondes. Mais oui. En fait, on, voit, on voit beaucoup le smiley hein, sinon quand quand il y a pas de campagne dessus donc c'est un smiley jaune là, qui qui sourit, qui fait la tête, ouais voilà, c'est parce que moi je vois honnêtement euh, euh, c'est ridicule. Botas genre quand il t'est pas, s'il affiche un Botas qui fait. Puis voilà, tu as vraiment juste le temps du je du C'est pas si il avait faim, ce sera payé le, la sphère pour le pour le grand prix. Oh ça, ça, ça, ça me surprendrait. Ça Ils ça sont cas. déjà ça sont déjà payés, je crois que le, le logo a été affiché euh attends, le logo F1 c'est ah, peut-être pendant ouais, ouais. pendant le... non, oui, oui, il y a déjà ouais. eu une campagne justement où c'était marqué euh C'était marqué, il reste 100 jours avant le Grand Prix avec le logo Grand Prix de Las Vegas dessus. Ouais, non, mais pendant toute la durée du Grand Prix, parce que ça, ça coûte cher, effectivement. Ça, ça, ça. Et, et Las Vegas n'a pas fait de cadeau non plus à la FOM en termes de, de prix. Euh, les hôtels ont bien gueulé, les restaurants ont bien gueulé. Enfin bon, il y a beaucoup. Et mm -hmm. donc, je pense pas que... Euh, voilà, S'il y, y a des sponsors qui ont envie de faire un peu de pub hors F1 sans être sur le circuit, s'afficher sur la sphère, c'est pas con. Juste pour vous donner les infos sur la sphère, elle est plus grande que le Colisée de Rome Elle est composée de 1 200 000 lumières LED <rire> sur son extérieur et à l'intérieur, euh sachez qu'alors oui, donc tout l'extérieur est fait en écran LED, tout l'intérieur aussi. C'est absolument hallucinant. Et en plus, simulation 4D avec euh, des, des senteurs. Tu peux euh, voilà, quand tu es en, quand tu as quand tu as payé ta place 400 dollars pour regarder YouTube, bah si euh, si bonne envie de mettre l'odeur d'un cépa, il peut Et elle consomme environ 96 000 MWh par an, ce qui est à près l'équivalent de 20 foyers. Au revoir. Ça va. Ben, oui, mais, oui, mais Manu, si euh, nous, on réduit notre consommation. Ah oui, c'est pour que... Oui. ça fera ça, ça équivaut à 23000 foyers, tu vois. Donc eu 1,5 millions de morts euh, du Covid là-bas, donc ça fait vrai, ça On sent le temps de rattraper. Alors docteur qui lui a dit One day campaign will cost 450 450000 dollars. Donc pour une journée d'affichage euh... ah. ça va hein. ça, ça va. Donc, pour moi du coup, bon ces chiffres sortent nulle part alors. Oui. Twitter.com. En fait j'avais lu tout mais c'était mal formulé coup, pas... donc, donc pour 500 dollars, ça veut dire quand même un millième de ça, on peut se payer ouais. Euh... 86 secondes de pub, nous, pour... pour, pour <rire> voilà. C'est pas mal, disons. C'est correct, honnêtement. Il va être impactant. Il va falloir, falloir, falloir qu'on tourne un truc. Euh... Bah ouais, On comprenne tout de suite que est grand, est ce que c'est grand. Est-ce que la forme de la tête de Manu rentre dans la sphère Moins que la mienne. <rire> <rire> <rire> oh là là, tu sais, tu passes passe les pubs sur l'opin. Souvent, t'as un fondu avec juste la tête de Franck qui fait... Au père Blaise, mmh, voilà. Blaise peut-être qu'on pourrait faire Blaise. Blaise. bien sûr, oui, non, il faut que je perde un petit peu, là. <rire> Ça... Il me dit, vous mettez la tête d'Alex. Ça va aller couler avec toutes des frises qu'il a eues, de toute façon, on peut... Du coup, est-ce que Manu ressemble pas un peu à Karadok <rire> Ouf, <rire> Ouf. <rire> euh, on on dit ça donne quoi sur le droit qu'ils voulaient faire payer au restaurant bah, je pense qu'ils vont ils vont le faire dire, euh, non, moi ça a été revu non. à la baisse en fait sur les hôtels. Ah oui. Voilà, c'est c'était passé de c'est passé de 6000 dollars par tête à 1500. Et je crois qu'ils se sont entendus là-dessus à peu près. C est, c est, c est... les chiffres de ce, de ce truc c'est je je enfin c'est c'est hallucinant, non, mais... hallucinant. Et je me suis plein des billets à 350 euros pour le week-end à Spa quoi bon, je, mais Et ouais c'est bien donc ça et tant qu'ils y arrivent hein, voilà et que et et tout n'est pas vendu tout n'est pas vend des... ah las vegas espère d'ailleurs euh, tir euh, un peu de de profit de, de la fin d'austin effectivement pour <rire> vendre les derniers billets mais tout n'est pas vendu 40030 plus spectateurs austin on rappelle hein, sur le sur le week-end dix00 euh... de moins que l'année dernière ouais. ça y est ça commence à baisser je vous rappelle ah, que si vousz vous si vous souhaitez acheter des, des billets hein, pour pour le Grand Prix de Las Vegas, ça commence à 1874 dollars, euros 68, pardon. Euh, et si Allez. vous... Et alors Pour ce prix-là, vous avez des places en tribune en face de la sphère. <rire> <Donc, rire> par contre, alors, il faut savoir que d'ailleurs, le budget of Salmo pour réparer vos yeux sera colossal. C'est <rire> le premier Grand Prix où on va vous dire venez avec vos protections auditives et visuelles. Et important. ne venez pas avec des lunettes de soleil, venez avec des lunettes qu'on vous donne pour les éclipses oui. parce que vraiment c'est ça, ça fonctionnera correctement. Euh, parce que là, il Mais reste la... il reste que des places d'ailleurs qui sont disponibles proches de la sphère. Voilà. Ça veut quand même dire que les trois grands prix euh, américains n'auront pas été sold out cette année. Oui. Après les habitants du quartier doivent être sympa d'avoir cette sphère à tout le temps en face de leur. Je, je, alors, je pense que quant quand tu le... la noble idée d'habiter habi... à... à Las Vegas près du Strip. Tu apprends à vivre avec les volets fermés c'est -à, à un moment donné la nuit tu Tu oui. <rire> veux dire que je pense que ces gens s'en foutent parce qu'ils ont une télé qui permet de faire plus de lumière chez eux que la sphère n'en fait par leur fenêtre donc C'est <rire> un avantage mais c'est très bien pour le pour le jet lag. Quand tu dois tu mm. oh, oh là là, je dois aller en Australie. c'est pas grave, hein. tu laisses tes volets ouverts toute la nuit et puis voilà, tu tu <rire> <Fais> la journée <rire> et puis tu peux dormir quand il y a un petit peu moins de luminosité le, le jour. <rire> c'est assez Assez pratique. Bon, messieurs, je pense que nous allons pouvoir nous, nous arrêter là, parce qu'il est finalement <rire> 23h. C'est parti, n'importe où. Ouais. bientôt à des niveaux de récits café dans cette émission. C'est assez prodigieux. Je tiens à vous dire que nous nous retrouverons jeudi pour revenir sur ce Grand Prix des Etats-Unis. Mais désolé, on parlera d'abord de moto gp Voilà, à un moment donné, euh, on parlera de John Zarco. Ne vous en faites pas. Euh, D'ailleurs, je tiens... Voilà, Moi je vois vraiment pas Alonso faire des podiums d'ici la fin de saison, vraiment, je... ce sera très compliqué pour lui. Écoutez, ça a marché avec Zarco, donc euh, voilà, ça peut ça peut marcher aussi Puisque je tiens à rappeler pour ceux qui étaient pas au courant, jeudi dernier, j'ai dit que pour moi Zarco il gagnera pas de course cette année. Il en a gagné une deux jours après. Donc, voilà, on peut toujours l'espérer, mais alors, certes on s'arrête. Ce pif, vous ah, ah, voyez la taille de ce nez c'est pour faire des bonnes euh, des, des, des bonnes prédictions on s'arrête certes maintenant pour aujourd'hui mais la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve 3 semaines de suite mmh. puisque nous avons trois grands Prix euh, qui vont se suivre donc le prochain rendez-vous pour Grand Prix c'est euh, mardi prochain après le Grand Prix du Mexique euh, on vous dira tout sur la victoire de Max Verstappen, la retraite annoncée de Sergio Perez euh, <rire> n'allez pas euh. fêter Halloween rester avec nous du coup On est on est très bon sur les dates quand même hein, c le 31 octobre, ouais, ça va être bien ouais. Et ça va être chouette si il, il passe pas les <rire> en enfants fait... chez vous. Euh, si tendu... si, on va aller entendre le, le, la sonnette à mon avis. <rire> c est, c est... <rire> Parce que moi c'est tout le monde s'en fout mais alors voilà, tu... Donc voilà, nous nous mettrons nos plus beaux euh, maquillages de Dira de los Muertos tout ça, ouais, ça va être, euh... <rire> oui, a la possibilité de venir grimer en oui. en mort. En mort donc euh, voilà, il y a de quoi il euh... y a de quoi faire pas mal. Euh, écoutez merci beaucoup merci beaucoup le chat c'était très sympa comme d'habitude oui, merci, euh, merci, merci Franck, merci Badu c'était euh, super, merci leur VPN il oui. faudrait qu'un jour on, si, si on continue, il faudrait qu'on fasse Norverstappen il faut croiser ça va, ça va marcher moi. cette affaire euh, bonne nuit tout le monde et puis à jeudi, ciao ciao, ciao. ciao.